bonjour tout le monde vous êtes euh, maintenant bienvenue à notre podcast numéro 9 bonjour et le <rire> temps euh, ouais ben euh, animé euh, par moi euh, catless et anne euh, Bigaming. gaming et euh, my god déjà le numéro 9 euh, ça va vite. oui ça, avance. Ouais, ça va vraiment vite donc euh, sans euh, grosse surprise Je crois que euh, tout le monde se doute qu'on va probablement parler euh, beaucoup de Horizon Zero Dawn et de Zelda Breath of the Wild qui, euh, qui sont euh, depuis euh, un petit bout euh, très très très présents dans l'actualité. Surtout Zelda, euh, chez sais qu'on enregistre le podcast le 11 mars, donc euh, les jeux sont sortis quand même, ça fait un petit bout. Euh, Puis je suis pas mal certaine qu'on va continuer à en entendre parler pendant un méchant bout. Moi aussi, Puis aussi par la suite, une fois qu'on va en parler un peu des jeux, on va parler aussi des nouvelles euh, des nouvelles options qui sont maintenant disponibles sur Twitch. Ouais, parce qu'on est, euh, qu est pas mal sur Twitch. Donc on va commencer à parler de qu'est-ce qu'on a joué cette euh, semaine. <rire> oh oui! <rire> ouais, pour ma part, j'ai joué encore une fois à Black Desert Online. J'y ai beaucoup euh, joué ces jours-ci. Euh, J'apprends encore parce que un... c'est quand même compliqué euh, comme euh, petit jeu en ligne. Là. Normalement, il n'y a pas autant d'options comme par exemple l'économie et tout qu'on est peut-être moins habitué. Ben, moi, personnellement, je suis moins habitué d'y jouer à... euh, avec un... un côté aussi développé que ce jeu-là, dans ce jeu-là. Puis en plus, récemment, il y avait le nouvel... un nouveau personnage qui a été débloqué, la lame sombre, le Black Knight, dans le fond. Euh, je J'ai essayé, dans le fond, pas beaucoup. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le personnage. Puis là, sans faire exprès, j'ai fait ça sur un bouton que copier le style de quelqu'un d'autre. Puis là, j'avais pris mon personnage. Puis je vais être bon. Je vais encore avec mon bonhomme principal. Puis juste pour donner un petit background de ce personnage-là, c'est que elle, elle a quitté sa ville, l'État anciennes, où est-ce qu'elle habitait, le Kama Sylvia, euh, parce qu'il y a un gros conflit euh, envers les habitants, etc. Mais c'est parce qu'il y aurait eu de l'utilisation de pouvoirs ténébreux qui sont interdits. Sauf que le personnage l'utilise un petit peu de temps en temps, etc., etc. Puis ce qui est bien aussi avec elle, c'est qu'elle utilise l'épée à deux mains, l'espadon, ou son ensemble d'attaque aussi avec la magie noire. Donc comme on voit, elle y touche un peu. Moi, je trouve que ça va être un personnage qui va être très bien à utiliser. Comme tu disais, toi, ça te rappelle certains personnages dans Guild Wars, hein? Oui, ben euh, le dernier personnage, euh, la dernière classe de personnages qui a été amenée dans le jeu Guild Wars 2, euh, c'est le... Ah mon dieu, j'ai un blanc. Euh, mais c'est un personnage qui est assez similaire. C'est un personnage qui va utiliser... Ben, Yiddwar's 2 va avoir son nécromant, dans le fond, qui utilise les ténèbres, là, mais ça va être un, une espèce de mage, là, quand même, là. Euh, par exemple, le nouveau personnage, le dernier personnage amené dans Wars 2, lui, va utiliser les ténèbres aussi, mais euh, pour se battre en corps à corps, ça ressemble un petit peu plus à la classe des voleurs, euh, une classe rogue, là, comme on dit. Puis, euh. Enfin, c'est quand même assez différent, mais on voit que c'est quand même un sujet qui va être exploité dans les MMO en général, là, utiliser, euh, utiliser les, les pouvoirs de l'occulte. <rire> ce qui est cool aussi avec celle-là, c'est qu'en plus, oui, elle a, elle a une grosse épée qui est quand même un peu pesante et tout, tu vas le sentir avec ton personnage. Sauf qu'aussi, elle a des attaques qui vont être aussi avec les longues portées, c'est-à-dire avec les côtés de l'occulte, comme tu dis. Ouais. <rire> ce ne sera pas juste euh, au corps à corps, elle va être un petit peu... Euh, elle va pouvoir aussi se débrouiller à longue portée. Ouais. Puis, euh, mais c'est ça. mais Moi, je suis ça le fun parce que, comme tu disais, dans Black Desert, euh, c'est pas que c'est compliqué, c'est que ça demande un effort. Puis, on a tout le temps quelque chose à découvrir dans le jeu. Fait oui. que, tu sais, comme moi, personnellement, le, le jeu a des bateaux, tu peux voyager en bateau, puis euh, oui. t'as as plusieurs maps. Puis, personnellement, j'ai quand même plusieurs heures de mis dans le jeu, puis je suis même pas rendu là encore. Oui. Euh, tellement qu'il y a du contenu. Puis, c'est un jeu qu'on achète euh, à la base à 10$, ben pour ma part. T'achètes à la base, as plusieurs... Euh, paquet que tu peux acheter, mais moi, j'ai acheté, là, à 10 j'ai le jeu complet, puis j'ai tellement, tellement, tellement de contenu, comme là, je, je l'ai acheté un mois plus tard, paf, un nouveau, une nouvelle classe de personnages. Oui, tu sais, si ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de payer pour les avoir, ça vient avec. ouais comme avec Guild Wars 2, le gros problème, puis qu'est-ce qui a choqué une grosse majorité des utilisateurs, puis qui fait en sorte que beaucoup ont arrêté de jouer, c'est que Euh, le nouveau contenu euh, supplémentaire était payant, puis il était très déplaisant à jouer. Les, maps, les maps étaient très euh, de, euh, plates, l'esthétique n'était pas beau, c'est un espèce de désert poche, euh, mm. puis euh, là, ça nous a amené une nouvelle classe, mais moi, mettons, ça, je joue depuis la sortie, dans Guild Wars 2, puis là, j'ai une nouvelle classe, je vais y jouer, mais tous mes emplacements de personnages sont déjà utilisés, avec des personnages qui sont maximum. Euh, mais là, il faut que je paye pour avoir un emplacement de la vraie argent. Il faut que je paye la vraie argent pour avoir un emplacement supplémentaire pour essayer la nouvelle classe que j'ai payée pour. Puis ce que je trouvais dommage aussi, c'est que pour ceux qui avaient déjà acheté le jeu, il euh, n'y avait aucun bénéfice. Puis les nouvelles personnes qui jouaient avaient toute la première euh, partie du jeu gratuitement. Ouais, que exactement. nous, on devait payer quoi, 50$? C'est ça. Puis c'est ça. Puis tu sais, ça aurait été juste une manque de respect que d'envoyer aux, aux joueurs... Cadeau. C'est ça, ok, d'envoyer d'envoyer des cadeaux, d'envoyer euh, un, je sais pas, moi, tu sais, je veux dire, un jeu, euh, un avantage virtuel, là, il y a rien là, là, tu sais, ça aurait été juste une marque de respect. Un là, habit vous. spécial pour ceux qui sont là depuis le début, C'est ça, euh, tu sais, c'est des, des choses euh, comme ça que moi, qui m'ont fait euh, décrocher. Aussi, euh, le fait que je jouais depuis le début, puis que j'ai comme euh, maximisé, là, mon temps de jeu, euh, ça fait en sorte que, euh, ben là, je veux dire, je passe à autre chose, puis je suis très satisfaite avec euh, euh, Black Desert, donc euh, tant mieux. Des heures et des heures de plaisir! <rire> oui! Puis, euh, pour ma part, euh, j'avais quand même mon opinion à dire sur Black Desert, mais pour ma part, cette semaine, j'ai joué à outrance à Horizon Zero Dawn. <rire> puis, euh, tiens à dire que euh, je, je m'étais faite une mauvaise idée de Horizon. Euh, je l'avais vu dans les démos où E3 faisait partie d'un jeu qui était euh, dans les plus prometteurs euh, des derniers E3. Puis, euh, À mon, pour moi, là, je le voyais comme une espèce de, de Far Cry, là, dans le sens les gens de kite à la Far Cry, euh, l'espèce de, de, de détachement qu'on retrouve dans Far Cry, des choses comme ça. Puis quand le jeu est sorti, il y a des streamers qui ont, qui ont pu le streamer euh, à l'avance. Puis, euh, là, j'ai dit « Ah, j'ai dit, il y a déjà des streamers qui le stream donc, wow, je vais aller voir. » Puis, ça s'adonnait que c'était juste des Français. Je sais pas pourquoi, <rire> là, c'est peut-être une... Peut-être qu'ils l'ont eu ou... d'avance. En Europe, il euh, y a une boutique qui donne des jeux en avance. Ah... Est pas, il est pas supposé, mais qu'il le fait pareil. Ah, OK. Bon, je comprends. Puis, euh, là, j'ai vu le jeu, puis là, je le voyais le streamer jouer, puis là, je me dit, Ben, voyons donc, je dis, on dirait... » On dirait un monde ouvert à la Witcher 3. J'ai dit, « Qu'est-ce que c'est ça? <rire> » là, j'ai dit... Parce que moi, je suis une grande fan des RPG Un euh, monde ouvert, c'est vraiment quelque chose que je joue et que je suis très euh, bonne et que j'adore. Donc euh, là, j'étais comme, « Mais voyons, voyons, voyons, tu me niaises, qu ce que ça? <rire> » Ben Puis, justement, dans un de nos podcasts précédents, on en avait parlé aussi. Euh, oui. Dans les jeux euh, ben, à, en attente. <rire> oui. Ben... Je me disais, il y a l'air le fun, mais les robots, moi, c'est pas mon genre, bla, bla, bla. Puis là, j'ai vu le streamer jouer, puis là, j'ai posé des questions, puis il était assez frais pour me répondre. C'était quand même, un, ça avait l'air d'être un très grand streamer, parce que c'était un partenaire qui avait, tu sais, au-dessus de 350 personnes dans son live, puis tu vois, tu sais, tu vois qu'il vit de ça, puis tout ça. Mais il me répondait, puis il m'a dit Oui, oh oui, il disparaît comme de Witcher 3.. Il dit, euh, il dit euh, le seul ressemblance avec euh, Far Cry, ça va être peut-être l'esthétique, avec le Far Cry Primal, etc. etc. Donc, euh, là, j'ai fait, ben voyons. Fait que le lendemain, je me suis dit, ben garde, donc, je vais aller me l'acheter. En fait, non, là, je l'ai eu en cas de ma fête, honnêtement. <rire> puis euh, je, je l'ai installé, puis à ma grande surprise, l'installation n'a pas été longue. Puis j'ai tout de suite démarré un live. Pis j'ai des gens qui sont venus sur mon live, pis qui m'ont expliqué, on dit, pis comment tu aimes l'univers, pas apocalyptique, bla bla bla. Là je comprenais rien. J'ai, moi je connaissais zéro ce jeu là, puis j'ai commencé à jouer, puis puis là c'est là que je me suis fait expliquer, puis là j'ai fait, ben voyons, ben voyons, puis j'ai embarqué dans l'histoire, puis. J'ai ma théorie sur l'histoire, que je suis sûre que j'ai raison, peut-être aussi parce que ça fait partie de mon métier, mais euh, que je pense que euh, j'ai découvert. Donc, j'ai vraiment hâte d'arriver à la fin du jeu <rire> ouais. pour voir si j'ai raison, puis, euh, même si je sais que j'ai raison. T'as es euh, certaine. Oui, ouais, mais mais C'est ça, mais j'ai vraiment hâte, parce que je sais quand même à dire que euh, euh, j'ai eu euh, aucune difficulté avec la trame narrative de Witcher 3, puis j'ai eu la fin parfaite du premier coup. <rire> afflante tes fleurs. <rire> oui, vraiment, vraiment. Euh, non, mais tu sais, dans le sens que quand c'est quelque chose, quand c'est un type de jeu qui est dans ta, dans ta, dans ta niche, ben on s'entend que c'est sûr qu'à ce moment-là, tu, tu vas euh, tu euh, c'est sûr qu'il va avoir une certaine facilité, puis, euh, puis tout ça. Donc, euh, pour ce qui est euh, de, de, du scénario, puis de la jouabilité, puis de tout ça, sérieusement, je suis vraiment surprise, puis Euh, J'adore ça. La seule affaire qui m'a surpris au début, c'est que c'est assez stealth euh, Dans le sens qu'avec Witcher, tu peux jouer de plusieurs façons différentes. Tandis qu'avec Horizon Zero Dawn, euh, t'as des armes puis t'es obligé de jouer avec l'ensemble des armes. Euh, présentement, je suis rendue dans une quête de principale où j'ai besoin d'une arme qui lance des bombes. Puis moi, je l'aime pas, donc je l'avais jamais achetée. Euh, puis ouais. je sais pas comment ça fonctionne, mais je peux pas faire la quête sans ces bombes-là parce que ça n'a pas de bon sens. Donc euh, c'est ça, fait que là j'ai j'ai j'ai euh... fait que c'est ça qui est... tu as plusieurs armes à utiliser puis tu pas le choix dans The Witcher si tu veux euh, juste utiliser ta magie, tu peux euh... puis euh, quand tu veux faire une quête puis qu'il y a un, un méchant qui t'attaque, tu sais tu as le choix, il donné un coup d'épée puis il est mort. Tandis que dans dans Horizon, chacune des bebites te court après pour te tuer même si elle, elle, elle, elle est à le niveau 20 fois inférieur au tien, puis il faut que tu te battes, t'sais, à plusieurs coups Okay. Euh, là, il euh, y a une race euh, que je peux, un espèce de petit dinosaure là, que je peux tuer en un coup avec une flèche si je la lance à la bonne place c'est les seuls puis tu sais c'est que je vais souvent utiliser là, euh, la... la des points de, de passage, là, des points de, de des points de spawn pour éviter ça, parce que c'est pas euh, vraiment... Tu sais, c'est le fun de trente du point A au point B en marchant, parce que, quand ça prend du temps, parce que tu t'explores le est... monde pour... Est-ce qu'il y a des niveaux, justement? Est-ce que tu peux gagner de l'expérience, oui? Oui, oui, oui, t'as okay. des niveaux. Là, présentement, moi, je suis niveau 22. Puis, euh, tu sais, des fois, il faut, faut que je parcours une grande distance, puis, fait... puis j'en ai besoin parce que je dois aller chasser... Euh, pour euh, récolter des pour euh, me faire mon matériel euh, puis je euh, puis fait quand même temps mais euh, quand je me fais attaquer je me défends fait que ça me permet d'accumuler de des ressources pour les vendre pour m'acheter des armes donc euh, c'est sûr que mais quand mais quand tu veux faire un coup vite puis te rendre du point A au point B pour juste aller reporter une quête mettons ben euh, là c'est étonnant un peu parce que euh, tu peux pas juste marcher Euh, dans le chemin tracé pis te, pis, mais tu vas te faire attaquer là, tout le temps, tout le temps, tout le temps puis tu peux pas euh, sortir un, un, ton petit bâton là puis one-shotter un, un... parce que je suis level 22 mm -hmm. puis quand que je vais dans ma zone de départ je vais avoir une de niveau 5 ben, tu sais, je veux dire euh, comme je dis, si je la vise pas là, à la bonne place, là, euh, faut que je, je, me, je me batte avec là à ces trois coups là Okay. Fait que euh, quand, quand tu veux te rendre du point A au point B puis qu'à chaque fois il faut que tu aies minimum 3 quoi à donner pour une bébite qui vaut rien. <rire> c'est ça qui si je dis c'est le fun le challenge là mais je veux dire tu sais je veux dire on, on peut doser. Puis aussi mais qu'est-ce que j'avais aimé c'est avec euh, The Witcher 3, euh, j'avais été obligé de jouer au niveau la difficulté la plus forte parce que j'avais pas de challenge sinon. Mais ça c'est le... moi. Ouais. Ben c'est ça. Là je joue à normal puis j'aime ça. Vraiment là, ça me surprend énormément. Euh, ça a été la même chose avec Dragon Age. Euh, normalement, je joue à tous mes jeux normaux. Euh, puis Dragon Age, puis Witcher, vu que c'est vraiment dans ma, ma, ma branche de jeu, fallait que je les mette au maximum de difficulté parce que sinon, je n'avais pas de, de défi puis c'était plat. Tandis que là, Horizon, qui est le même type de jeu, euh, je, je suis anormal puis j'ai un challenge. Donc tu trouves que la difficulté est élevée d'un cran comparément... Ah oui. oui! Oui, oui, Par exemple, c'est sûr que moi, je suis pas quelqu'un qui est hyper, hyper stealth, mais on s'entend que je suis niveau euh, 22 ou 23, puis j'ai mon armure maximum, puis mes armes maximum. Puis okay. moi, dans ma tête, si j'ai si mon arme maximum, puis que je fasse une bobine niveau 5... C'est <rire> Ben non, ben c'est ça là. C'est parce que je veux dire, la baby n'est même pas supposé de vouloir m'attaquer parce que je suis trop forte. Ouais. d'habitude dans un jeu, c'est ça là. Fait que tu sais, je veux dire, il y a des limites un peu à attaquer pour rien. Mais, euh, puis qu'est-ce que j'adore aussi, c'est que euh, là, j'ai quasiment tout débloqué la carte. OK. Puis, est-ce quand deux... même assez grande? Mais comparable à quel jeu tu dirais? Elle euh, est un petit peu plus petite que Witcher 3. Okay. Mais c'est pas... Euh, euh, je veux dire, t'en as à explorer. Là. Elle est plus petite, yeah. là, mais c'est comparable. Là. Puis, euh, quand tu, tu... Le monde est divisé en trois, si tu veux. T'as le... Au départ, tu as euh, euh, les... Euh, dans le fond, notre personnage, il vient d'une tribu gouvernée par les femmes, une tribu de matriarches. Euh, qui rappelle énormément les tribus nomades là, euh, de Mongolie euh, par euh, leur euh, comment est-ce qu'ils sont habillés puis leurs coutumes puis des choses comme ça. Euh, fait que ça dans le fond c'est un une tribu gouvernée par les femmes euh, puis euh, euh, puis qui sont très religieuses aussi. Euh, mm -hmm. Puis après ça il y a les euh, Banouk. Euh, ça c'est des, euh, des autres euh, une autre tribu. Euh, qui ressemblent euh, beaucoup aux, aux mongols aussi euh, mais eux vivent dans les grosses montagnes enneigées puis eux, eux sont plus gouvernés par des chamanes euh, okay. fait il y a ça puis toi euh, là ça c'est plus on va dire les terres sauvages ok Puis c'est divisé avec la grande ville de Méridiane. Puis ça, tu commences ce jeu, puis tu te fais casser les oreilles de un avec la toute-mère. Parce que la toute-mère, c'est, comme nous, euh, sais, Jésus, c'est un homme, là, mettons, là, pour oui, nous, oui. puis Mohamed, pis tout ça, là, dans mm -hmm. les religions, mais eux, leur dieu suprême, c'est une femme. Oh! Fait que, puis ça, c'est le fun, parce que ça te donne un autre ordre euh, d'idée, là, sur euh, le... le, le... Euh, tu je veux dire, sur la vie, là, tu sais, d'habitude, là, les mondes, tu sais, on se joue à des jeux vidéo, puis les... c'est gouverné par des hommes, c'est des rois, etc. Là, euh, le... Fait que là, au début, tu commences euh, le jeu, puis tu te fais tout de suite, tout de suite harceler avec la toute main qui est Dieu. Et euh, la, la... la Méridian la capitale. Okay. Euh, c'est considéré comme étant une ville, la ville la plus... Euh... Euh, la plus euh, développée puis la plus euh, civilisée si on veut, puis les autres sont ils travaillent beaucoup beaucoup avec les machines puis euh, les, les machines du passé là, dans le fond, des les robots qu'on voit dans le jeu puis fait que là, tout le long du jeu t es, t es, tu te fais parler de Méridiane pis bla, bla, bla. fait que quand on rend en Méridiane là moi je me suis dit, t'es normalement dans un jeu quand tu quittes une, une zone, tu y reviens plus vraiment, mais j'adore avec Horizon, c'est que j'arrive à Méridien, puis j'ai plein de cadres qui me ramènent au début. OK. C'est un peu comme euh, comme on dit, vu que c'est monde ouvert, mais c'est ouvert au point que ça ne bloquera pas là, certains endroits parce que tu y as été. Oui, ben c'est ça. Puis, euh, qu'est-ce qui est le fun, c'est que dans les terres sauvages comme le nom le dit, euh, c'est là que tu peux chasser. Tu as des dindes, des sangliers, des lapins, des renards. Tu as besoin de ça pour te faire certaines euh, armes, certaines bombes, puis euh, tes euh, points là, de... de, de, de de transport. Donc, okay. euh, puis méridien, ça ressemble pas mal à, euh, à mettons, du bail actuel. Là. Euh, parce que là, de ce que je peux comprendre, euh, la zone dans laquelle on commence, euh, puis surtout que les normales, puis ces choses-là, euh, ça fait euh, référence, euh, puis les notes qu'on trouve, là, qui nous donnent des indices sur qu'est-ce qui s'est passé dans l'univers, euh, on a plus l'air à être en Nouvelle-Zélande, euh, puis en... Vituellement parlant, là, oui. Ben non, euh, oh. plus dans le coutume, puis choses comme ça. Okay. Puis euh, après ça, dépendamment que ça va dans la carte, on dirait qu'on sent qu'on s'en va plus en Mongolie. Euh, fait qu'on dirait... Puis, le Méridien me fait vraiment penser à la ville de Dubaï euh, par les, euh, les, les déserts, les palmiers, les... Euh... Euh, les gens aussi la couleur des peaux puis puis des choses comme ça euh, parce que on on sent on se doute qu'il s'est passé quelque chose pour que euh, les machines survivent puis que les gens l'humanité se reconstruise de zéro comme les les anciens euh, les anciennes tribus nomades puis les choses comme ça puis dans une même tribu tu vas avoir des gens noirs des gens asiatiques des blancs des fait que j'ai l'impression qu'il est arrivé un, une grosse affaire à, à l'humanité Puis ça fait que euh, probablement les continents se sont déplacés, puis que euh, là, l'humanité... Euh, là, sont, les gens sont divisés non pas par race physique, mais par tribu. OK, donc ça a quand même un gros background, si on regarde. On peut justifier fier, on peut essayer de, de se retrouver aussi avec euh, ce qu'on qu connaît aujourd'hui. C'est pas un monde inventé, là. Non, c'est ça l'affaire. Puis tu sais, tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé... Euh, puis ça c'est, il y a eu un gros schisme là en, en 2066 c'est pas si loin de nous. Puis là tu dis. Notre ah, future, là. Ben, oui. Tu qu'est-ce qui a pu se passer? Puis euh, parce que dans le fond les animaux, on a des, il y a des petits animaux dans le jeu. Il y a des oiseaux. Il y a des. Mais tu t'as pas de lion, t'as pas de loup, t'as pas de, as pas aucun animal là euh, des prédateurs. tous les prédateurs c'est des machines. C'est ça. Puis se... sont... euh, notre personnage a découvre une petite oreillette Puis comment ça se fait que l'aurélie elle manque jamais de piles, tu sais, puis que si tu veux, si on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, puis la raison aussi que leur dieu c'est une femme puis qu'il appelle la toute mère, c'est que euh, les fragments du passé que pour eux ils appellent l'âge de métal, qui est notre époque, ben un petit peu plus, plus tard que notre époque, ben eux pour eux c'est comme nous là, quand que les chercheurs vont à Jérusalem puis déterrent des machins de Jésus là, mm -hmm. euh, eux quand ils ont fait ça, ben il y avait des images d'une femme, d'une chercheuse Euh, d'une... Une, de nous, là, je veux dire, de moi, là, ce que je peux vous en décrire, c'est qu'on dirait une scientifique. Okay. Une femme scientifique. Puis, euh, fait que là, eux, c'est leur déesse. C'est elle qui a créé la Terre, là, parce que, fait que là, ils l'appellent <rire> à toute mère. Puis, mm -hmm. c'est le fun, parce que là, ça fait vraiment changement. Tu vois, c'est quoi une société gouvernée par des femmes puis tout ça. Puis pas juste une femme, là, qui règne maître et monde, là, sur un, un peuple, là. Ce sont, sont quatre femmes c'est un conseil de quatre femmes qui gèrent leur peuple au complet puis puis moi j'adore ça tu sais pas finalement t'as plus le dieu unique là puis des enfants de même là. Fait On que... Dit, ouais ouais ben c'est ça tu sais tu sais comme dans The witcher par exemple ton personnage c'est un witcher ils peuvent ça peut juste être des hommes les witchers les femmes c'est des sorcières sexy euh, <rire> après ça ton personnage de... le personnage de Siri, son père c'est un roi super puissant d'un peuple là puis genre euh, il est bête là puis genre euh, tu sais c'est fait que euh, c'est vraiment rafraîchissant puis divertissant euh, puis moi je pensais que ça aurait été euh, vraiment axé voyons, science fiction là, pas mal là, pour rejoindre Mass Effect mais pas du tout euh, okay. pas du tout du tout fait que moi j'adorais ça Bon, mais moi j'ai hâte de l'essayer, t'entends bien parler. <rire> Parce que comme je dis, moi je les ai pas vraiment regardés. Oui, j'ai fait des petites recherches ici et là avant qu'ils sortent pour voir si le jeu m'intéressait à l'acheter. Mais là, depuis qu'il est sorti, j'ai vu un peu les statistiques, j'ai vu ce que les gens en pensaient. En bref, là, oui. j'en sais un peu plus sur l'histoire, plus précisément. C'est sûr, ça me donne le goût de, de l'essayer encore plus. Mais je me suis pas spoilé j'ai pas regardé, j'ai pas ouais. encore essayé, là, mais ça devrait venir. Ouais, puis aussi, je tiens à préciser que c'est une exclusivité sur la PlayStation 4. Euh, puis moi, personnellement, euh, j'ai vu euh, des partenaires Twitch le streamer. C'est sûr que euh, le stream va te faire perdre une certaine qualité visuelle. Euh, qui, euh, sur la PlayStation Pro, puis moi, avec ce que j'ai à la maison, sérieusement, c'est très beau. C'est un jeu qui, qui, est, qui, est, qui est très, très, très, très beau. Tu vois, euh, tu te dis, mon Dieu, on est en 2017, puis c'est là qu'on est, qu est rendu dans les jeux. Euh, ça vaut vraiment la peine. Le débrou graphique euh, là. Oui, c'est sûr que moi je ne peux pas parler à ce moment-là. J'ai la PlayStation 4 normale, là, je peux pas parler pour la pro. Euh, mais euh, vraiment, là, c'est à couper le souffle. Puis il euh, y a, on a vu sur les réseaux sociaux, euh, puis les images que vous allez voir là, pour ceux qui vont nous regarder, c'est les images que j'ai prises avec le mode photo fourni dans le jeu. Euh, Donc, c'est propres photos à toi? Oui, oui, oui. C'est des okay. photos de ma jouabilité à moi. C'est moi qui ai choisi cette armure-là. <rire> euh, tout ça que vous, que, que vous voyez là, présentement. Là. Donc, euh, euh, ça, c'est vraiment... Euh, comment qu'on qu peut dire? C'est vraiment... Euh, le mode photo a vraiment fait... Euh, a vraiment fait un, un gros boom, là, dans les... Dans les euh, Dans les réseaux sociaux, dans le sens que le monde... Parce que t'as plusieurs options, là. C'est comme un espèce de Photoshop, là, puis tu peux changer la, le temps de la journée, tu peux oh. fo focaliser sur des choses. En tout cas, tu peux faire ce que tu veux. — Euh, tu peux même enlever le personnage principal pour focus <rire> sur euh, les décors. C'est vraiment intéressant. Le paysage et tout, là, ouais. oui. Oui, c'est très, très, très intéressant. Puis, euh, j'ai les gens ont fait des... Sérieusement, c'est des œuvres d'art, on va se le dire, c'est des œuvres d'art. Euh, puis c'est ça qu'on voit ça partout sur les réseaux sociaux. Euh, puis c'est euh, grâce au, au... Tu fais ta photo, dans le fond, puis tu payes sur ton bouton euh, « euh, Share » sur ta manette PlayStation 4. Puis tu peux le, le partager là, sur tes réseaux sociaux si tu le souhaites. Puis la qualité est très impressionnante, puis euh, c'est vraiment beau. Puis la, la, la, le rendu de la photo, c'est pas... Euh, euh, c'est même pas qu'est-ce que moi j'ai dans mon jeu, là. c'est Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Puis euh, c'est vraiment là, quelque chose que, qui, qui, qui est intéressant, puis qui nous... Euh, euh, qui, qui fait changement parce que moi j'ai l'impression que ça faisait avec Zelda j'ai l'impression que ça faisait un méchant méchant bout, qu'on n'avait pas eu un jeu qu'on était content puis que tu sais souvent là il y a des jeux qui sont sortis puis euh, c'était pas qu'est-ce qu'on pensait puis c'était le plus décevant mais là j'ai l'impression qu'avec Horizon puis Zelda là c'est on est vraiment là pour ça fait tellement ça, ça fait du bien parce que là on n'est pas déçu puis qu'on on a quelque chose de qualité Justement, est-ce que toi, t'es déçu que les deux soient sortis en même temps? Parce que je trouve, peut-être que c'est moi, mais que Zelda fait un peu d'ombre à Horizon, justement. Non, parce que oh. ça, ça, ça s'adresse tellement à des gens opposés. Là. OK. Ça, C'est sûr que... Euh, tu sais, moi, je suis une fan de RPG. Est, Horizon est vraiment dans ma niche. Euh, J'ai Zelda. J'y ai joué quelques heures. Uh, puis je l'aime. C'est juste que j'aime mieux. <rire> je l'aime mon Zelda, là. Je l'aime! Ah <rire> hey, au prix qui a coûté, là, je l'aime. Ah oh, va je de l'aimer. <rire> Mais euh, à mes goûts personnels à moi, je préfère euh, focuser sur Horizon. Okay. Euh, par exemple, je peux. Parce que faut pas oublier que Zelda est également venue avec une nouvelle console. Ouais. Fait que c'est pas. Il y a le fait que euh, moi, en tant que gamer, puis en tant que j'aime la techno. Euh, C'est sûr que moi, une nouvelle console, tu veux la découvrir, puis elle est nouvelle, elle est portable, puis elle est amovible. Pis, tu sais, il y, y a un hype alentour de Nintendo. Nintendo a toujours été très axé sur la famille, très axé sur la communauté. Fait que là, on voit ça partout. Euh, euh, C'est sûr qu'on va être intéressé. C'est différent. Parce que là, on compare un jeu euh, versus un autre qui est euh, un incontournable de Nintendo, qui sort avec une console en même temps. Okay. Fait que, tu sais, je peux pas... Euh, par exemple, euh, excusez, je pense qu'un jeu à qui ça le fait de l'ombre, c'est euh, euh, For Honor. Okay. Parce que ça fait pas si longtemps que For Honor est sorti, puis euh, le multiplayer, il est bon, Mais il, il manque une coche, il manque quelque chose. Puis là, ben paf, c'est. Deux gros <rire> jeux-là, là, là Hey écoute, hein, le, le reste... Tout le monde les mort. arrache aussi, là. J'ai vu, justement, qu'il y a beaucoup de copies de Legend of Zelda, le nouveau, justement, Breath of the Wild, qui sont euh, présentement en revente, là, sur des sites comme Kijiji et tout, à des prix <rire> quand même assez euh, supérieurs à ce que les gens l'ont acheté, parce qu'ils en ont précommandé plusieurs, par exemple. Ouais, ben, aussi là... problème, ben, moi, qu'est-ce que j'ai eu euh, à, à... dans ma région? Euh, pour ce qui était de la Switch, puis de Zelda sur la Switch, j'ai pas de problème. Le problème, c'est si tu voulais jouer sur Wii U. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai ma Wii U, puis euh, honnêtement, là, c'était quelque chose. Par exemple, quelque chose que j'ai pas pensé, <rire> tu peux l'acheter en contenu téléchargeable, là, tu peux l'acheter en Et ligne. <rire> je disais que la console... Oh, c'est vrai, mais tu disais pas sur Wii U, il n'y avait pas tellement d'espace. Non, ça? mais tu sais, Zelda, dans le fond, euh, je veux dire, maintenant que tu as une Wii U, puis tu veux y jouer... Euh, va pas payer les prix d'un scalper, là. sais, je veux dire, désinstalle quelques jours, là, pour l'installer. — Ouais, tant qu'à euh... ça, dans le pire des cas, si tu veux vraiment pas attendre. — Ouais. Puis ouais. aussi, il est pas si gourmand que je pensais. — Oh non! — Non. Tu sais, c'est comme Witcher 3, moi, je me souviens, je pense qu'il a mangé le trois quarts de, de ma mémoire de Xbox, hein. Mais euh, pour un monde ouvert, moi je me dis ça a pas de bon sens, oublie ça là, Il va me falloir huit euh, supports externes là, sur Un ma peu Wii U. comme GTA, là, quand j'ai téléchargé, je l'ai <rire> acheté de façon, euh, moi je l'avais avec ma console de façon virtuelle, je l'avais pas euh, en CD là. C'est environ <rire> 50 gig là, j'étais comme oh my god. <rire> ben c'est ça, mais, mais Zelda. Puis en plus là, moi j'ai mis mon CD dans ma Wii U, puis euh, trois minutes comptées là, puis je pouvais jouer. Ok donc c'est pas ah un... oh, ouais. moi j'ai l'impression Zelda sur la Wii U était quelque chose de planifié à l'avance qui était prêt euh, mm -hmm. puis qui était fait pour ça euh, moi j'ai vu des gens jouer sur Switch qui avaient des lags puis des, des petits bugs là sur Wii U aucun problème reste à voir euh... aussi si c'est le jeu ou la console qui avait les bugs là. ben moi je pense ben moi j'ai l'impression que la Switch elle a été avancée ok euh, de bonne heure pour... pour sortir en même temps que le jeu de Zelda Ben oui, parce que... Ouais. Mais, mais je l'ai comprends Nintendo, imagine, imagine. Tu sors ton fameux Zelda, qui était quasiment en développement depuis aussi longtemps que le dernier Final Fantasy, puis là, deux mois plus tard, tu vas sortir une console! Pas, je sais, aussi, si elle aurait sorti seulement avec One to Switch, est-ce que ça leur aurait vraiment donné le goût <rire> aux gens de l'acheter? <rire> Laisse-moi rire, laisse rire! Non, mais, mais c'est pas ça, c'est que, que dans le sens que, exemple, euh, euh, mettons, Zelda sort Là, les, les puristes vont comme faire Ouais, mais là, c'est parce que moi, je veux, je l'ai vu sur la Switch. Je vais m'acheter la Switch. Fait que là, la personne va se priver de jouer à Zelda, va se faire spoiler aux 5 secondes, parce que le monde entier ne parle que de Zelda. Pour attendre deux mois pour jouer sur la Switch. Si je veux dire, je peux comprendre euh, Nintendo. Je peux comprendre également Nintendo de vouloir sortir euh, Zelda le plus tôt possible parce que ça fait tellement longtemps que la communauté l'attend. Um, Moi, ce que j'ai remarqué, par exemple, si je compare à la Wii U, à l'époque, moi, j'avais été j'avais pas acheté la Wii U à sa sortie, mais j'y étais... étais allée avec mes amis, qui, eux, l'avaient acheté. Euh, on avait fait la file puis euh, pendant deux heures, puis euh, on avait été chercher la Wii U, puis arrivé à la maison, on l'avait déballé puis tout était... L'intérieur, les cartons étaient tous noirs pour aller avec la Wii U. Tout est emballé méticuleusement C'est vraiment une façon japonaise. Tout était tellement beau, puis tout ça. puis là, tu l'installais, puis ça allait super bien. puis tu sais, on, on aurait dû un petit graal, là. C'était super beau. Moi, j'ai acheté ma Wii U un an plus tard. Les cartons étaient emballés toutes croches, tête brun. C'était... puis là, avec la Switch, moi, j'ai remarqué le dock, il était en plastique. Tu vois que c'est fait cheap. Tu vois que c'est... Les gens de la misère avec les euh, Joy Cons, les, les les. Il y a beaucoup de problèmes aussi. Ouais. Si on regarde euh, la petite vidéo justement que j'avais envoyée, où est-ce qu'on voit les gens que dans l'écran, il y a déjà des problèmes, comme on voit des lignes partout, et aussi avec euh, les docks, comme on disait, quand on les insère dedans, il y a beaucoup de graphiques qui peuvent euh, apparaître sur les côtés, sur les parois. Fait que c'est des petits trucs peut-être qui vont être améliorés pour les prochaines versions, espérons. Ben... Nintendo n'ont jamais, jamais ressorti de... de comment qu'on dit? Tu sais, une PlayStation. T'avais la PlayStation, ils ont sorti la PlayStation Slim. Tu sais, il y a tout le temps eu... Euh, Xbox ont fait tout ça aussi. Euh, euh, moi, j'avais la première Xbox. Euh, mon père s'est acheté une Xbox euh, trois ans plus tard, je pense. Puis, euh, lui, la, la Xbox, tu voyais que le matériel était différent. Il était mort, il empêchait les graphings. La mienne, il y avait des graphings, c'était dégueulasse. Euh, tu sais, tu voyais avait vraiment amélioré la, la, la console, il avait fait des changements que on voyait que ça avait pas de bon sens au départ Nintendo n'a jamais fait ça ouais, ils en ont fait avec la Wii, je me souviens parce que les anciennes Wii pouvaient, par exemple jouer des jeux de Gamecube ou par exemple, on pouvait y jouer, je me souviens parce qu'il y avait une édition spéciale qui venait avec Mario Kart c'était pas la même que l'ancienne Ça, c'est ah, la seule oui. que je me souviens, là, par exemple. Ah, c'est vrai. Puis après ça, parce que, ben aussi, ils ont refait la Wii euh, quand ils ont décidé d'enlever l'Internet dessus. Oui. fait aussi. que ça, ils ont fait une mini. Mais c'est vrai, t'as raison, ils l'ont fait avec la Wii parce que moi, ma Wii joue les jeux de Gamecube, puis euh, tout le monde chialait. Mais là, ma Wii joue pas la Gamecube. <rire> Pourquoi t'as-tu peur? <rire> mais ben, aussi, si on regarde avec les trois DS, ils ont fait une 2 DS, si... Ça, ça c'est parce que Nintendo sont très axés sur la famille, puis les 3DS Et les être enfants, fait, peut être nocif pour les enfants. Pis, si euh... je me trompe pas, c'est pour leur développement cognitif aussi. Là. Ouais, ben c'est ça, puis euh, elle est beaucoup plus petite, puis elle est moins ouais. chère, puis elle est vraiment robuste. As tu t'as-tu le goût d'acheter une 3DS sensible comme ça, ben... puis de donner ça à ton enfant qui la pitch partout? Lors de la sortie, justement, de la 3DS, je travaillais chez EB Games, puis... À chaque fois qu'il y avait un parent qui voulait en acheter un pour l'enfant, il fallait que je prenne le temps. Mais moi, personnellement, je trouvais ça important de leur dire, si vous l'achetez à votre enfant, faites attention. Retirez l'effet 3D parce que c'est pas bon pour eux. C'est pas bon pour leur développement cognitif. C'est pas bon pour le long terme. Parce qu'eux, ils ont pas fini de se développer. Puis c'est pas comme nous. Mais tu sais, un enfant, là, tu te vires deux secondes, tu lui laisses la console dans les mains. Il peut leur lever le 3D, là. Tu t'en rends pas compte. Fait que je trouve que c'est vraiment un bon... Euh, une belle option que la Nintendo... Euh... Ah, ben le... ben, que Nintendo avait, là, mais... Ouais, ben, ça, mais c'est ça qu'ils ont pensé, là. Oui. Euh, ça, euh, ça, ça c'est sûr que, euh, que moi, je suis d'accord avec ça. Aussi, euh, le fait qu'elle est beaucoup moins chère. Oui, c'est vrai. Euh, tu tu peux en acheter deux pour tes enfants. <rire> ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire, il y a pitch partout puis ça te fait pas mal au cœur. Puis est aussi dans un, ma un matériel vraiment robuste, là. Fait que ça, ça fait bien, là. À ce moment-là, on est capable de... de... Tu sais, je veux dire, c'est fait aussi, tu sais, c'est parce que le, le, le, la, la 3DS ordinaire, euh, tu tu vois que c'est quelque chose qui, qui, qui est fait pour euh, peut-être quelqu'un d'un petit peu plus mature. Euh, puis, euh, tu sais, c'est pas... Euh... Tandis que là, ben c'est vraiment adapté pour l'enfant, pour ses mains, puis, puis tout ça. C'est sûr que je ne l'ai pas envers moi, là, je ne l'ai pas testé, là. Euh, je l'ai juste vu, euh, mettons, dans un magasin, là. Mais euh, non, ça, c'est vraiment... Euh, C'est vraiment une bonne idée. Puis aussi, ben, si Nintendo décide de faire la même chose pour la Switch, euh, peut-être de sortir une Switch version euh, de luxe. Parce qu'on s'entend qu'ils ont quand même sorti deux Wii U à la base. T'avais la Wii U de base avec euh, quasiment pas de mémoire, la blanche, puis t'avais la noire avec euh, plein de mémoire, plein d'accessoires, puis euh, qui venait même avec un euh, Nintendo Land. Ouais. Donc, euh, fait que je sais pas. Probablement qu'ils qu prévoient sortir une Switch euh, euh, euh, pff, plus une switch scorpio là <rire> mais une switch euh, euh, plus euh, euh, adaptée peut-être plus peut pas, améliorée. Je... Ouais, je veux pas dire une switch de luxe là euh, mais peut-être une switch une version plus euh, une seconde version comme ils ont fait avec la Wii U mais en ce que j'espère, j'espère pour eux parce que euh, avec les choses qu'on voit présentement, c'est c'est un, un peu, peu. Ouais. ouais okay. qu'à mettre un gros montant, j'aime ça que mes choses soient pas pas brisé, comme je vais te donner un exemple, Madame Zoom, elle, échappé, elle a échappé, justement, déjà sa console, puis elle dit que le coin, là, a tout renfoncé. Oh, hey. Imagine le mal de cœur, là Ouais, j'ai vu ça hier dans, dans la conversation qu'il y avait sur euh, Twitch, là Mais juste pour oh. dire, je comprends que n'importe quelle console, si ça va renfoncer, mais juste pour dire, peut-être essayer de trouver un matériel un petit peu plus... Euh, tu sais, qui fait pas de graphiques ou quelque chose. Ben, je sais que maintenant, avec le Gorilla Glass, avec nos cellulaires, c'est plus possible de faire des graphiques Peut-être utiliser ça pour le devant de la, de la console, mais en tout cas. Ouais. Ben, c'est parce, parce que... C'est qu -ce, parce que à un moment donné, il faut, faut, faut, faut que tu fasses des choix. Le, les, ouais. le premier... La première affaire que... Le premier commentaire qu'on a eu sur la Switch, quand il a été annoncé, c'est « Ah, c'est bêche, Ben... Moi, je la trouve pas chère, parce que si on compare le prix de la Switch qui est à 399,99 versus la 3DS qui est à 320. Elle ou... à 320, la 3DS Ouais, ou euh, deux... puis 250. Elle est à 250, il y en a une. Ben là, je parle de la New 3DS XL, bla. bla, bla c'est le gros là. Ouais, ouais c'est ça, là. Bon, ben vers... Tu sais, il a pas de grande différence. Puis ça, c'est censé être une console de salon qui rend un Zelda à la perfection. Donc, euh, euh, tu sais, je veux dire, il faut, faut mettre les choses en perspective, là. On s'entend-tu, on se rappelle-tu du prix là, de la PlayStation 4 à sa sortie, là? La Wii U était à combien, hein? La Wii U était à 329, mais sans, on a fait même... Ou était au même prix que la Switch. Okay. Puis, puis, euh, puis la Wii U, elle, elle, ça, ça, était, ça avait sorti à l'époque qu'elle était vendue sous le prix coûtant. Okay. Donc, fait c'est ça. Fait que là, il faut se dire, tu sais, tout le monde, Nintendo se fait chialer, euh, tout le monde... Parce que Nintendo le, le, le sait. Quand tu achètes une console Nintendo, tu peux juste jouer du Nintendo. Oui. Si je m'achète un Xbox, ben... Il y a des chances peux... que les jeux, ouais, soient combats. Mais tu sais, je peux jouer, le, le Skyrim sort, je peux jouer un... un... C'est sûr que, tu sais, mettons, un... un, un... Là, on parle pas de... Là, j'allais dire tout Il y a des exclusivités, mais c'est pas la mer à bois non plus, dans le sens que... Ouais. Par euh, exemple, Doom. Doom, c'est un jeu qui était sur toutes les consoles, tandis que Zelda... Tu vas juste le voir... Juste pour jouer à tes franchises favorites de style Mario, Zelda, bla Je peux comprendre que les gens sont, veulent pas les payer... Les classiques, dans le fond. Là. Ouais, je comprends que les gens veulent pas payer. Surtout que, exemple, tu t'achètes un Xbox ou une Playstation, Tu as l'opportunité de regarder Netflix, tu as l'opportunité de mettre de la musique puis de faire le petit party, tu as l'opportunité de faire plein de trucs. La, la, les consoles Nintendo font que du Nintendo. Donc, de... euh, j'ai compris... De, de... Il y a Netflix de, de... aussi, par exemple, sur les consoles Nintendo. Ah euh, oui, mais ça, c'est venu très tard. Ah, oh, ça je puis sais euh, pas par exemple a, la mais tourée, là. oui puis euh, euh, par exemple même pas le 3DS le 3DS c'était déjà là Netflix mais il y a juste Netflix il y a pas Twitch il y a pas ouais. euh, Crunchyroll il y a pas tu sais d'applications supplémentaires C'est ça okay. puis Puis là, ben, euh, euh, je veux dire, tu sais, moi, là, j'ai acheté, c'est ça que, c'est venu un petit peu plus tard sur PlayStation 4, mais moi, j'ai acheté ma Xbox, je pouvais regarder mon Crunchyroll, mon Netflix, Amazon Prime, euh, je peux utiliser Skype, euh, je peux aller sur Twitch, puis plugger un, un, un clavier, puis parler à tout le monde, là. Je peux me louer des films euh, dans, le, dans le magasin Xbox, là, je peux me louer un film. Euh, je peux faire plein de trucs, là. Puis, en plus, tu peux jouer à la majorité de tous les jeux qui sortent généralement, de façon générale. Mm -hmm. Par exemple, il y a beaucoup de franchises propres à PlayStation que j'adore. Euh, les Dragon Quest, euh, ben le Dragon Quest Builder, parce que là, le Dragon Quest, la majorité sont sur Nintendo aussi, <rire> donc là, c'est un autre débat, là. Celui-là, euh, il compte pas, <rire> Ouais, ouais, ouais, il compte pas. Euh, Horizon Zero Dawn, des choses comme ça, fait que là... De la... ouais. The Last ouais. of Us, euh, ben, dans... C'est ça. Fait que si toi, t'es quelqu'un qui aime les genres de jeux avec beaucoup de cinématiques, ben là, elle va chercher une PlayStation 4. Moi, personnellement, je... c'est pour justement ces jeux-là. Genre aussi, comme on dit, Until Dawn, The Last of Us. Un peu plus survival aussi que j'ai trouvé qu'il y avait plus... Ou euh, quand tu parles de cinématiques, il y avait aussi Beyond Two Souls. Ouais. C'est des jeux qu'en effet, j'ai beaucoup appréciés. Je sais qu'il y en avait un qui était sorti au Xbox, si je me trompe pas, pas très long, il y a pas très longtemps. Comment ça s'appelle avec un acteur justement tu l'avais si je me rappelle. Ah oui, euh, Quantum Break. Quantum Break. Est-ce que celui-là est-ce que c'est comparable à ceux qu'on est habitué au PlayStation Ça non. je le sais pas, je l'ai pas essayé parce que ça a l'air ouais, Mais je pense mais... qu'il était aussi à l'ordinateur, hein. Oui aussi, mais il était très difficile à jouer sur ordinateur. Oui, oui, oui, je pas... me souviens de certains suiveurs. Euh, <rire> J'y allais un peu. Moi, j'étais comme, ah oh, ouais, Josie, je veux voir. Mais là, c'est comme... Euh... <rire> mais, ouais, il euh, faut pas oublier que euh, Xbox, c'est américain. Sony sont très japonais. Ils sont très, très, très japonais. Euh, puis, euh, euh, Quantum Break, euh, c'est un jeu très américain dans, dans sa démarche. Puis, c'est pas des cinématiques parce que tu joues puis après okay. ça, tu as un épisode de télé. Fait que, ah, sais c'est oui. différent. Tandis ça. que, euh, sais moi, là, sur Xbox, euh, j'ai jamais eu de jeu avec des « quick time event », qu'on appelle. Oh. Quand j'ai acheté une bruce jeux de Il y en a plein! C'est juste de ça. Puis maman, <rire> ma mère... qui est si tu es habituée au Xbox, tu devais être comme « Oh my God, c'est quoi les boutons? » Parce que c'est pas au même endroit, là. Ben non! Moi, je comprenais pas, parce que j'avais jamais eu à faire une succession de pitons, là. Pis ouais. ma mère était avec moi, pis elle dit « C'est bien plate, ce jeu-là! » Elle dit « y Il a tout le temps des bouts de films. Elle dit « C'est plat. Elle, ma mère, elle trouvait ça plat parce que ma mère, elle, elle, elle préfère le regarder du gameplay. Mm. Fait que, pis là, moi, je joue, pis souvent, j'étais en live, fait que là, je joue, paf! Un quick time event apparaît. Là, oui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Moi, yes. dans le chat me disait, « Non, non, c'est un QuickTime, le prépare-toi, ça va avoir une succession de à faire. » Là, moi, je comprenais pas, mais euh, c'est très... Euh, J'adore énormément les JRPG. Ben, comme j'expliquais tantôt, j'aime beaucoup les RPG, donc euh, je vais aimer les JRPG aussi. Il y en a beaucoup sur PlayStation 4. Oui. Beaucoup, ben, la meilleure console qu'il y en a le plus, c'est la Vita. Mais là, c'est rendu que PlayStation va sortir toutes ses justes de PlayStation sur PlayStation et Vita. Donc, euh, si tu pas de Vita, tu manques pas grand-chose finalement. Fait que Mais... Ouais, ben c'est ça. Fait que, fait que quand tu es vraiment RPG, puis vraiment japonais dans l'approche, euh, c'est vraiment, tu es, es comblé avec la PlayStation. Mm -hmm. Puis, euh, la, la PlayStation et la Xbox vont tellement faire beaucoup de choses, comme on parlait que je peux comprendre au départ que ça, tu sais, au départ, elle était 599, la PlayStation puis la Xbox, si je me souviens bien. Tu sais, quand elle est sortie la première fois de tout, tout, tout, tout, tout, là. Oh, ben, oui. Si je me souviens, c'était ça le prix. Mais si je peux comprendre l'important, dans le sens que tu veux jouer à des jeux vidéo, un ordinateur de gaming va te coûter genre 2000$, mais là, avec une console à 600 ⁇ tu es capable de jouer à pas mal de tout. Fait que je peux comprendre l'avantage le, le, de payer ça. Mais Nintendo vas tu te -tu payé 600 dollars pour une console pour jouer à Mario. Puis tu sais ce plateau, je vois pas la différence avec le nouveau l'ancien là puis Mario Kart c'est comme un gros DLC sans vie. Ouais, puis euh, tu sais fait que... C'est ça comme on disait par exemple dans ce pour le, la nouvelle console, c'est vraiment The Legend of Zelda Breath of the Wild qui va être euh, le succès de la console, pas le succès mais je veux dire la qui donne l'envie d'acheter tout de suite la console. Ouais. Oh ouais Mais justement, toi vu que tu l'as chez vous à la maison, est-ce que tu dis que tu y as joué un petit peu, qu'est-ce que tu penses de l'histoire du début, est-ce que tu trouves que c'est différent des autres, parce que là, on est sur un nouveau type de jeu, on est vraiment sur du open world, ce qu qui, est, qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste que les anciens qu'on avait. Euh, toi, qu'est-ce que t'en penses du type d'open world, justement, dans le nouveau Zelda Euh, moi, j'ai jamais été euh, sur… Euh, j'ai… Euh, comment je pourrais dire, poliment… j'ai <rire> ai jamais aimé les Eldo, pas en tout. Okay. J'ai joué à Twilight Princess puis j'ai joué à… Euh, comment ça s'appelle, là? Euh, Lequel? Euh, lui, à la Wii U, là, que tu passes deux heures à te promener sur bateau tout le temps. Là. Okay. Wind Waker. Wind Waker, oui. Bon. Ben moi je jouais à ça, puis là j'étais comme j'étais de faire du Pourtant c'est mon préféré moi. puis quand j'ai joué à Toilette Princess, euh, là fallait que je me trouve un brin d'herbe, là, puis que je souffle dedans, là. Pis que là, tant que j'avais pas trouvé mon brin d'herbe puis que je soufflais pas dedans, je pouvais pas commencer à jouer, puis Pis là, un coup que j'avais fait ça, fallait que j'aille me chercher une épée, fallait que je me... Yeah, baby, baby. Pis là, j'ai fait ah euh... En tout vraiment pas mon genre. Euh, Qu'est-ce que j'aimais pas non plus avec Zelda, c'est que Link euh, saute pas tout seul. Ah! Puis <rire> ça, là... Ça, c'est habituel pour celui qui ont commencé depuis le début, là, mais peut-être quand tu commences, en effet, t'es comme, ah, c'est bizarre quand tu es habitué ben, de pouvoir tout faire avec ton personnage. C'est ça. Fait que moi, je me ramasse, Puis là, il saute... Là, là, il, il saute... Ah, en tout cas, non, moi, ça marche <rire> Donc, <rire> euh, là, oui... Ah, non, ah ok. Donc là, il, il, le nouveau Breath of the Wild, tu tu, tu, tu le Link va sauter tout seul. C'est vraiment un open world, c'est vraiment comme un RPG, on va dire dans le sens que tu contrôles ton personnage, tu le sautes comme tu veux, tu gères qu'est-ce qu'il porte. Euh, ça te prend pas trois heures de gameplay pour aller chercher ton armure puis euh, un arme. Euh, tu sais, c'est moi ça j'ai aimé ça. Quelque chose qui m'a euh... Euh, parce que moi, je veux dire, j'ai un œil assez neutre par rapport à Zelda, euh, Breath of the Wild, c'est que euh, moi, je vais jouer à pas mal tout, euh, sauf des jeux de tir à la première personne. Donc euh, euh, là, moi, j'arrive dans ce jeu-là, puis pour moi, je ne pensais pas que c'était le jeu. Euh, je pensais qu'on était dans une autre phase, parce que pour moi, j'avais comme de la fumée verte tout le temps. Ou... C'est ça, oui. J'avais un filtre. Euh, après avoir... Les fans de Zelda ne le voyaient pas nécessairement. T'as été quasiment il folle, mais y en, Mais il y en a un en particulier qui m'expliquait que oui, c'était la direction artistique qui était choisie. Puis j'ai remarqué aussi que sur certains streams que je regardais, l'effet d'avoir un fil de, de boucan, là, vert, était plus prononcé à certains endroits. Donc, je pense que ça dépend. Puis, j'ai des amis aussi qui m'ont dit, « Ouais, je jouais sur mon écran d'ordinateur, c'était dégueulasse. Je voulais pas déranger ma blonde dans le salon, sur la TV. Fait que je jouais sur mon écran d'ordinateur, c'était dégueulasse, le filtre. Je pensais que, tu sais, j'aimais pas ça. Je l'ai mis sur ma télé, plasma, c'est super beau, j'ai pas de problème. » OK, ça paraît beaucoup moins, là, tout dépend. Oui. Aussi, Link a une jauge de d'effort. Moi, je pensais que c'était un loading, le loading du jeu. <rire> Waouh <rire> Parce que c'était, c'est un rond, mm -hmm. puis il, il va, il va se remplir ou il va se, se vider, là, dépendamment okay. de l'effort que tu fais. Euh, puis, puis euh, moi, je pense là, là moi j'arrêtais. Je me dis le, le jeu load, mm -hmm. tu sais le le. Fac là, ben ça, c'est peut-être parce que je suis vieille, puis dans mon temps, quand tu as sur une page Internet, puis qu'il fallait que ça télécharge, là, ça faisait un rond. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Mais, mais moi, ça me, ça, me, ça me rappelait vraiment ça. Pour, pour Aussi pour les petits jeunes qui vont nous écouter, là, dans le temps, là, que tu avais Internet par téléphone, euh, puis ça téléchargeait, tu avais soit un sablier qui se virait, ou tu avais un rond là, qui, qui se remplissait, puis qui revenait. Donc moi, ça me rappelait ça. Je pensais que c'était ça. Fait que là, j'arrêtais de jouer. Ben Je veux dire, j'ai arrêté mon personnage. Puis vous me rendez compte que, ah ben non, oui. Mais... Euh, une autre chose que j'ai de la difficulté aussi, c'est euh, la carte. Le ah. monde est très vaste, oui. c'est vrai, puis c'est très le fun. Par exemple, tu, tu cours, tu cours, oui. puis tu cours, puis il n'y a rien. C'est long. Il y a oh. des oui. grands bouts sans, sans interaction dans le, le paysage, là. Ben, ben, mettons, tu vois une petite caméra au loin qui a de la fumée, mais tu peux aller voir, mettons, des fois, il y a des fois, il y a personne, ou je sais pas quoi, mais dans le sens que, mettons, tu veux te rendre du point 1 au point B, comme dans Horizon Zero Dawn, pour comparer, exemple, ou dans n'importe quel RPG, euh, tu vas te rendre du point 1 au point B, puis entre-temps, tu peux aller récolter des ressources, euh, tu peux avoir une quête qui va t'apparaître d'en face, euh, tu peux avoir euh, un, un boss spécial, puis ah, tu vas aller chercher le drop du siècle, là, tu sais. Mais dans Zelda... Au moins, qu'est-ce que, qu que j'aime un petit peu moins de Horizon, dans le sens que je disais que tu veux te rendre du point A au point B, puis t'es tout le temps achalé par quelque chose? Mm -hmm. Autant que Zelda... tu cool. tu cool. Ça me fait quasiment passer à Forrest Gump. <rire> fait qu'il y a puis, beaucoup, beaucoup, beaucoup de... de, de, de... Ben, c'est... Oui, c'est... c'est euh, se rendre au point A, au point B, etc. Oui, ben, je veux dire, c'est vaste. Mm -hmm. Puis oui, c'est beau. Puis c'est nouveau le, le genre euh, artistique choisi est très beau, c'est très fun à regarder. C'est puis moi j'adore. j'ai vu certaines critiques là contre euh, des personnages qui trouvent un petit peu trop simplistes puis des choses comme ça. Je trouve que la direction artistique du jeu est carrante. Par exemple, comme je dis, tu fais juste te, te courir puis tu peux pas trop courir non plus parce que là tu manques de d'énergie. Fait que j'ai l'impression qu'ils ont-tu mis ça pour faire une difficulté de plus? Euh, je sais pas, c'est un petit peu ça qui, qui, qui m'arrête un peu. Je trouve ça plus comme un petit handicap versus, c'est même pas une, une difficulté additionnelle, c'est plus un petit handicap qui m'achève Mais j'ai vu aussi euh... que le personnage devait manger et tout, est-ce que ça, ça l'influence justement son énergie? Oui, euh... Euh, ça, ça, ça, ça taille beaucoup euh, la nourriture qu'il fabrique est très élaborée ça c'est très plaisant euh, ben pour quelqu'un de RPG comme moi, c'est très plaisant aussi euh, euh, t'as plusieurs armures euh, que, que, euh, tu sais, il faut que tu mettons quand tu décides d'aller dans le monde qui est plus enneigé, euh, vas-y pas en bobette là, ça marchera pas là. oui, hein, justement, il y a une vidéo, que j'ai vu récemment un personnage, ben, une personne qui avait décidé de mettre Link en bobette puis les gens réagissaient tout dépendant de ses habits Puis, donnait... souvent, il lançait des petites phrases qui étaient assez cocasses parce qu'il était ouais, comme « Oh, sous-vêtement! <rire> » Oui, mais justement, là, je, je, là, on les voit présentement à l'écran pour les gens qui nous regardent, sinon pour les gens qui nous écoutent uniquement. Là, là on, a, on a Link qui est en, en petit boxeur. Puis, il y a une espèce de, de, de, on va dire, un esprit là euh, qui dit… Euh, euh, Qui, qui chante une petite chanson avec des maracas En ce cas, je commencerai pas à tout décrire. OK, c'est assez bizarre de la façon dont je le décrire Je ne le ferai pas. Là. Mais il fait comme chanter une chanson sur le fait qu'il est tout nu. C'est oui. vraiment drôle. Euh, après ça, on a ici... On a, on a un personnage qui va se cacher les yeux en regardant Link parce qu'il est tout nu. Oui. Euh, Puis qui dit, « S'il te plaît, couvre-toi à l'instant. » C'est cute parce que c'est un, un petit clin d'œil, un, une petite interaction de plus. Qui me semble est pas dans tous les jeux des fois ton bonhomme est tout nu puis les personnes ne réagissent pas là c comme ok <rire> ouais mais, puis c'est surtout que c'est surtout que Link il est un personnage qui ne parle pas euh, puis, puis euh, tu est, tu dis il est vraiment sérieux puis tout ça puis finalement il, il est, tu vois qu'il est comme tu sais s'en fout d'être tout nu devant le monde Ça vrai que c'est vraiment drôle euh, <rire> comme là il y en a une qui est sur son lit puis qui euh, qui dit euh, regarde je vais te donner un petit conseil d'amis là Euh, approche pas des étrangers de même en n'en portant aucun vêtement, là, franchement. Surtout elle... quand la fille est assise sur son lit, là! <rire> oui! Puis elle regarde avec vraiment un air là, supérieur, là. C'est vraiment genre... C'est vraiment drôle. Mm -hmm. euh, mais euh, c'est ça, mais c'est... Ouais, c'est ça. c'est si je veux dire, on, on le sait, là. C'est un jeu très complet, qui, qui est très beau. Puis euh, aussi, comme pour ajouter, là, euh, je parlais de la direction artistique, moi, que je trouve euh, époustouflante. Euh, yep. C'est quelque chose que j'adore. Euh, J'ai aimé beaucoup toutes que, les détails apportés euh, que ça soit dans, dans l'univers, les temps de la journée, les températures. Euh, le fait que, justement, euh, tu t'habilles euh, pour aller dans le monde de, de la neige. Fait que là, t'es comme, OK, là, là, là j'ai mon équipement général, mais là, je vais aller dans la neige. Fait que là, OK, tu vas euh, farmer, en bon français, pour aller faire ça. Euh, t'as une arme, tu sais, t'as une grosse épée qui produit de la chaleur. Mais là, t'es comme, ah, yes, je vais aller me chercher, comme ça, je vais encore plus chaud. Ouais. Euh, tu sais euh, là, oups, tu viens de... de, de, de, de t'es dans un endroit, puis... Oups, tu viens de, de, de tout suite tout le monde, mais là, il y a une, il y a une, une espèce de tempête de sable. Ben ça, j'ai pas trop compris. Euh, quand il y a une tempête de sable qui arrive, ça fait appareil des méchants encore. Fait que là, tu viens de tout clairer ta place, t'es bien content. Tempête de sable! Hum, puis là, ça revient. Euh, <rire> tu sais c'est vraiment le fun. Il y a des endroits que tu peux te rendre avec un petit radeau. Euh, y a, y a, y a, c'est c'est vraiment, vraiment... Euh, c'est vraiment le fun. Je trouve que le personnage de Zelda est très bien exploité aussi. Euh, son, son habit, tout ça, c'est très beau, puis il a placote, puis tu vois que c'est une femme forte, j'adore ça. Euh, pour une première fois, également, moi je les ai pas, mais la série d'Amibo qui fonctionne avec le jeu ont un attribut utile. <rire> c'est pas juste sens. un petit habit, là? Non, vraiment pas. C'est vraiment utile. Si tu achètes l'amibo, tu as une plus-value dans ton jeu qui est très importante. Il y a des gens qui vont chialer, qui vont dire que euh, c'est du triche, que c'est une façon pour que Nintendo veut qu'on dépense ou whatever. Ça va Comme... quoi de plus par exemple Ben, euh, moi je l'ai pas essayé. J'ai lu ou j'ai des amis qui l'ont fait, qui m'en ont parlé. Euh, moi je parlais que je trouvais que la map, tu sais, tu marchais longtemps. Là. Donc euh, euh... Si tu achètes l'amibo de Epona, le cheval, oui, Epona. ben tu le cheval, puis là tu court dix fois plus vite que, que les chevaux que tu peux attraper dans le jeu. Là, là, tu viens de me créer un besoin en me disant <rire> qu'Epona est là, ok? Là? <rire> oh, ben, il y a ça. Euh, les autres personnages réagissent aussi. Oh, tu as Epona, le personnage, le cheval légendaire. Pis oui. Puis là t'es comme full populaire. Puis oh. euh, tu as... Euh, puis c'est ça, fait que tu vas vraiment vite, tu vas vraiment... Je sais que Wolf euh, va te, te tuer tout le monde. Mm. One shot tout le monde. Euh, tu as aussi. Euh, ben, ok, honnêtement, j'ai plus à regarder ceux-là qui m'intéressaient. Mais. Puis euh, aussi, il faut savoir que les euh, amiibos euh, de d'autres séries, il faut regarder comme il faut, vont fonctionner également. Il n'y a pas juste les nouveaux amiibos de Breath of the Wild qui vont fonctionner avec Breath of the Wild. Fait que ça, il faut s'informer. Euh, également. Il euh, faut noter que les amibos Breath of the Wild sont euh, plus dispendieux. Ils sont à 22$ chacun, sauf oh. le, le gros monstre, là, le gros méchant, que je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait, mais c'est un gros amibo, il est gros comme ça, pour ceux-là qui me regardent, il est gros comme une orange. Puis il est articulé, il a des, pas, des pattes articulées. Ouais, euh, est... Il est à combien, lui, Il est à 30, quelques. Si okay, sont donné, ils sont quand même pas donnés, là. ben c'est, je peux pas donner les vrais prix parce que moi je suis Environ, c'est quand même game, plus là. que les animaux normaux habituels. Euh, oui, habituel. c'est oui, ça. Donc là, c'est sûr qu'à ce moment-là, euh, puis ils sont plus gros, on dirait. Ils sont différents. Ils sont, ils sont différents, ils sont plus gros. Donc c'est sûr que là, moi, je vous dis ça euh, en toute généralité parce que là, j'ai pas été euh, les acheter. Euh, mais quand je vous dis, si tu. si vous si euh, le, le, la, le fait de marcher longtemps vous tape sur le chou comme moi, tu sais, je veux dire, on va acheter l'amiibo, il est cute, puis pour une fois, il est utile. Euh, on se rappellera que les amiibo dans Mario Kart, ça fait juste donner un petit chapeau de plus, là, quand tu utilises ton sais C'est vraiment décevant. Euh, puis, euh, tu sais, donc, c'est vraiment euh, euh, là, tu as une vraie utilité, puis. Euh, en plus, Zelda, c'est une franchise que les gens aiment beaucoup. Euh, c'est des gens qui, sont, qui vont dire sont amoureux sur la franchise. c'est comme la communauté de Final Fantasy, la communauté des Sims. C'est toutes des communautés de jeux qui sont très si serrées. Fait que j'aime ça quand la compagnie va t'offrir du contenu par rapport à ça. Eh oui. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, puis, puis euh, je trouve que, euh, je trouve que tout ce qui se dit également là, euh, dans les médias, sur Twitter, euh, etc., etc., sur le jeu, c'est euh, vraiment justifié. C'est vraiment un jeu qui vaut la peine. Puis moi, qu'est-ce que j'aime, c'est que Zelda, ils ont réussi, Nintendo a réussi à faire un Zelda qui va chercher tout le monde. Euh, moi, je suis pas une amatrice de la franchise, mais pas toute. Euh, je vais bientôt avoir 30 ans, puis j'ai jamais joué à un Zelda. Euh, puis ils sont venus me chercher avec, euh, puis on remarque que euh, ça a été même, la même affaire avec Final Fantasy. J'ai jamais accroché avec Final Fantasy avant, c'était trop lent, le combat pour moi. Euh, j'avais de la difficulté, mais le nouveau système de combat de Final Fantasy XV m'a totalement séduite. Puis il a refroidi les, les, les, les plus fervents. Puis, puis c'était une peur que j'avais avec Zelda, le syndrome Final Fantasy XV, dans le sens que ils ont changé la jouabilité. Est-ce que les, les fans de, du premier Zelda vont encore euh, embarquer? Puis, puis oui, euh, puis à 100 000 à l'heure. Puis je trouve que c'est vraiment... Euh, t'sais, j'ai vraiment chapeau, là, Nintendo, pour ça. Là. Mais, justement, si on regarde, il y a beaucoup de jeux qui ont décidé de faire des changements, puis ça s'avère pas mal positif, si on regarde. Il y a le Resident Evil, aussi, qui a eu beaucoup de changements. T'as Final Fantasy, t'as Zelda. C'est tous des jeux qui sont des classiques, là. Oui. Ouais, pis, oui, oui. puis comme Final Fantasy se sont expliqués en disant que depuis le départ, ils voulaient proposer un, une, un système de combat comme on retrouve dans Final Fantasy XV, mais la technologie n'était pas là encore. Euh, oui. Aujourd'hui, c'est la première fois en 2015, 2017, 2016, qu'ils pouvaient enfin offrir un système de combat, construire un système de combat comme ils comme il avaient toujours espéré le faire. Fait que c'est sûr qu'on va voir une espèce de, de, de tournure euh, euh, qui, qui, qui, qui va changer avec avec le temps, parce que là, la technologie est là, là pour refléter euh, les concepteurs, là, leur, euh, leur euh, comment on dit, là, leur, euh, leur, idée, euh, leur idée du jeu, pour vrai, qu'on va regarder, euh, comme euh, les Fire Emblem, ça m'étonnerait pas que ça change, ça aussi, là. parce que, tu sais, c'est une franchise qui est très vieille, puis euh, peut-être que ça va changer. Déjà là, les jeux tour par tour, on n'en voit plus beaucoup, là. Fait que j'ai l'impression qu'on est rendu à quelque part ailleurs. Oui. Sinon, c'est environ ça. Je pense ça pour Zelda, puis pour euh, ouais, ouais, euh, les nouveautés on... du mois. <rire> on va pas euh, commencer à... Ouais. On non, fait ben, pas mal J'ai aussi une petite nouvelle rapidement à glisser que je n'avais pas parlé au début. Euh, Dead by Daylight a maintenant euh, un nouveau... Euh, euh, pas un update, là, mais une nouvelle expansion qui est totalement gratuite. Euh... Qui s'appelle Left Behind. Je sais pas pour ceux. Pour toi, mais est-ce que tu as déjà joué euh, à euh, Left 4 Dead? Non. Left 4 Dead, dans le fond, c'est une équipe d'environ quatre personnes qui doivent survivre à dehors de zombies et se rendre d'un point A au point B pour réussir à survivre, justement. Puis ça, c'était un jeu. Ils, ont, ils en ont fait un, ils en ont fait deux. Ils ont même fait des. Ouais, mais c'était très populaire. Euh... Je veux dire, ouais. moi, c'est pas mon genre ouais. de jeu du tout. Puis euh, j'en ai entendu parler beaucoup. Puis euh, ouais. je connais souvent. Puis un des personnages qui s'appelle Bill qui ont décidé de l'ajouter au jeu de Dead by Daylight. Bill qui est justement un survivant qui était vraiment populaire euh, parce qu'il était uti très utile dans une des expansions euh, du jeu Left Dead où est-ce qu'il devait... Euh, qui se sacrifiait... non no spoilers, mais pour essayer de, <rire> de sauver tous ses amis. Et euh, ce qui est bien, c'est que les créateurs de Dead by Daylight ont proposé euh, à la compagnie qui ont créé justement... Euh, Bill, euh, de, le four Dead, s'ils pouvaient l'utiliser comme euh, survivant. Ils ont accepté, Puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont utilisé les traits de Bill. Par exemple, Bill va être utile pour... Euh, parce que chacun des personnages, en gros, de Dead by Daylight, comme je l'ai déjà expliqué dans le passé, est un jeu où est-ce qu'il y, y a des... Euh, où est-ce qu'on doit essayer de survivre dans une petite carte fermée et qu'on doit ouvrir des génératrices, les réparer vite fait pour pouvoir ouvrir les portes et sortir. Bill ce personnage-là a des, euh, des attributs spéciaux. Par exemple, euh, si c'est le, le dernier personnage qui reste en vie, va faire en sorte que les génératrices euh, peuvent se compléter, peuvent se réparer beaucoup plus rapidement. C'est plein de petits trucs comme ça qui vont être vraiment intéressants. Puis c'est gratuit. Donc, pour les gens qui aiment euh, Dead by Daylight, allez l'essayer. C'est vraiment cool. C'est un beau petit clin d'œil, je trouve. Ben oui. Puis, Donc... mais dans le fond, ils, eux autres, ils continuent à... à... Euh, ils entretiennent leur jeu. Ben, le jeu, normalement, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nouvelle update et tout. Oh. ok. Oops. Mais <rire> c'est vraiment juste un petit... Euh... Ben, je parle pour pas pour Dead by Daylight, mais je parle pour euh, les 4 Dead. C'est pour okay. ça que tout le monde est comme, ah, c'est nice, c'est vraiment bien de revoir Bill, justement. Parce que Bill, en gros, c'est un... Euh, C'était un, un monsieur qui était à l'armée dans le temps. Tu sais, il a comme la grosse barbe, le chapeau et tout, là. Fait, il est vraiment épique, là. <rire> <rire> bon, c'est parfait, ça. Sinon aussi, qu'est-ce qu'on voulait parler aujourd'hui? On voulait parler des nouveautés avec Twitch. Il y en a quelques-unes. On a décidé de sélectionner, par exemple, la communauté Twitch, euh, Twitch et le changement de nom sur Twitch. On va commencer avec la communauté Twitch. Euh, Est-ce que tu veux que j'en glisse un peu un mot avant ou tu veux peut-être en parler? ou Euh, tu peux y aller, je suis en train de m'étouffer. Oh my god! <rire> je m'étais mis sur mute, là j'espère que ça a <rire> ouais. Ben, j'ai rien entendu. <rire> ah, mon dieu, ok, c'est parfait, je m'étouffe pas du tout. Euh, tu peux y aller. Donc, pour la communauté Twitch, comment ça fonctionne? C'est que maintenant, les gens peuvent se regrouper sous diverses communautés. Avant, il y avait seulement que les, euh, les équipes. c'est des gens, où on pouvait être dans des teams Twitch, c'est-à-dire. Euh, pour être dans une équipe, pour pouvoir en créer une, vous deviez être partenaire qui est pas donnée à tout le monde, qui demande beaucoup de travail et qui est très difficile à obtenir. Par contre, avec la communauté, c'est vraiment plusieurs personnes qui vont, se ré... qui vont se réunir ensemble, qui ont un but commun. Je vais vous donner un exemple. Présentement, moi, je suis modératrice de la communauté Twitch Québec. Cette communauté-là va faire en sorte que, lorsqu'admettons quelqu'un va sur mon stream à moi ou sur n'importe quel autre stream de la personne qui est dans cette communauté-là, dans le bas, ça va être écrit Twitch euh, ben, équipe. Ou, euh, excuse moi ça communauté Twitch Québec. On peut appuyer dessus et là, on va voir tout le monde qui ont le même, euh, le même but dans cette communauté-là, comme nous. C'est d'être au Québec. Donc, c'est vraiment un bon moyen, je trouve, pour que tout le monde se rassemble. Je vois pas vraiment de désavantages. Je vois seulement des avantages pour aider à connaître d'autres gens qui ont des points en commun avec nous. Moi, personnellement, je l'utilise. Ben, j'ai pas encore vraiment streamé depuis, mais j'allais rajouter dans le bout de mon stream. Est-ce que toi, tu l'utilises? Oui, moi je l'utilise euh, tout le temps, puis ça m'a également permis de découvrir euh, des nouveaux streamers que j'adore, parce que euh, j'en avais déjà parlé au préalable là, dans un autre podcast, euh, j'étais un petit peu euh, déçue de, de, de, de Twitch un peu, parce que les, les, les streams que j'avais, que je voyais autour de moi, euh, que ce soit par des hosts d'autres de, ou euh, que c'était juste en, en fafouillant moi-même... Euh, J'avais un gros problème, c'était que tout le monde jouait au même jeu, puis okay. euh, c'est sûr que Twitch va avoir ses, ses favoris, dans le sens que euh, la HSN1, euh, CSGO, euh, tu sais, c'est des gros euh, joueurs sur Twitch. Mm -hmm. Moi, c'est des streams que je peux pas regarder parce que j'ai de la difficulté avec les premières personnes, ça me donne mal au cœur. Donc à ce moment-là, moi, tout ça s'est barré, puis là, je découvrais un nouveau streamer que j'aimais bien, puis là, paf, il tombait à jouer uniquement un jeu... Moi, ça, ça me tente après un bout. Puis, ou bien, il tombait à jouer à uniquement Overwatch, uniquement euh, autre chose que je ne peux pas regarder. Ouais. Euh, donc, l'aspect la, la, de Communauté Québec me permet de découvrir des streamers, euh, soit qui commencent, euh, que je n'aurais pas découvert autrement, parce que, mettons, quand tu as cinq viewers, ou moins, euh, tu n'es pas... Tu sais, ça prend du temps avant que le monde te, te trouve, si te cherche. Ouais. Donc, euh, là, ça, moi, ça me permet de les voir. Puis là, je vois... Ah ben, hey! Moi, moi souvent, je vais vois dans, dans euh, la communauté Québec que j'ai mis dans mes favoris. Là, euh, parce Puis là, je vois, puis là, je vois, mettons, 15 personnes qui jouent à H1 Adam, Puis là, ah oh, ah oh, ah, oh, à la fin, quelqu'un qui. Ah qui, oh, ah, oh, ben, Gadon, un jeu que je connais pas. Puis moi, j'aime ça, même si le jeu m'intéresse pas, j'aime ça, découvrir le jeu avec le streamer, puis d'en parler. Pis, parce que pour moi, c'est ça la définition de Twitch. Euh, fait que moi, j'adore ça. Euh, beaucoup vont l'utiliser pour ça aussi euh, puis il y a plusieurs communautés Québec, je trouve que celle là euh, à laquelle tu participes euh, en tant que modératrice est vraiment très bien organisée. c'est vraiment structuré le monde qui y sont, euh, c'est du monde qu'on a comme toute la même vision il ça... y a est même ça. beaucoup de partenaires dedans, c'est bien oui, puis euh, si on regarde BAS50 qui va streamer dans la communauté également, lui euh, il est en anglais Euh, il parle, il parle un très bon anglais dans le sens que tu vas sur son live, tu sais même pas qu'il ouais, est québécois. Est vrai. Là. Donc euh, là, là, il utilise cette tag là. En fait, là, le monde est comme, eh, hey, mais t'es québécois, toi, ça n'a pas de bon sens. What? Puis euh, il répond à une à une demande aussi sur Twitch parce qu'il focus principalement sur les MMO. Donc, euh, là, euh, tu sais, il y a plein de Québécois qui allaient peut-être dans des communautés enfin, françaises, ou des communautés américaines, puis que là, ils sont comme, ben, Caroline, je, je vais aller chez lui, là. Euh, est euh, oui. Il est en anglais, ça ne me dérange pas, mais tu sais, il est Québécois, c'est le fun. Mais il répond aussi en français aux personnes. Fait que, oui. ce qui est bien, c'est aussi avec cette communauté-là, au Québec, on est chanceux. On parle anglais, on parle français, on est quand même en grande majorité bilingue. Donc, il mm. a rien qui empêche d'aller chercher plus de gens comme ça, puis de s'entraider, puis de se connaître, etc. J'sais, je trouve que c'est vraiment un gros plus pour nous. Oui, vraiment, puis, puis euh, je trouve que, comme tu disais, ça démocratise la, la, les teams Twitch qui étaient réservés aux, aux euh, partenaires, aux partenaires. Puis, parce que je peux comprendre un partenaire qui est mal à l'aise de faire une, une team, parce que le partenaire, il a sa chaîne à gérer, il a ses subs à gérer, commencer à, à faire une, une, une team, refuser du monde. C'est sûr que ça fait à des modérateurs, là, mais... <rire> ouais, tu sais Je veux dire, l'affaire, c'est que Mettons que dans ta team, euh, si on prend par exemple Seb Wells, okay, il y a une team, okay. « euh, Like a pauvre okay. ». Oui. <rire> bon, lui... Euh... Je sais pas si c'est écrit, mais c'est comme évident que euh, oui. va pas euh, si tu stream principalement H1, du, du Barbie, tu sais, va pas postuler pour sa team. Parce non, c'est vraiment dans les informations. Ouais. Ah ok, ok, c'est bon. Fait que là, lui oui. demande à ce que dans le fond tu joues à du HZN, ça fait du sens. C'est un streamer là ça. Il demande également à ce que tu sois sub à sa chaîne. Oui. Euh, puis tout ça. Moi, je, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je trouve ça bien correct. Par exemple, je trouve ça dommage parce que c'est une des seules teams qu'on a au Québec Puis moi, je veux dire, ça marche pas un tout avec moi Puis <rire> euh, malheureusement Puis euh, mais c'est ça mais c'est sûr que tu as du monde qui va chialer là. ah mais là, faut être ça, ben lui moi j'ai pas d'affaires à payer pour être dans une team moi j'ai pas, tu sais c'est sûr t'as tout le temps, tout le temps, tout le temps du chialage il mais, a sûrement dû oui. refuser des gens pas Parce que... Puis Sam Wells, là, c'est quelqu'un... ben je veux dire, OK, je le connais pas personnellement, mais je veux dire, je le vois en live. C'est quelqu'un de très sympathique, de très oui. jovial. S'il y a des gens qui ont été refusés dans sa team, sûrement par ses modérateurs, même pas lui personnellement, je dis dire, c'est pas de sa faute, mais c'est sûr que les gens vont être tristes, vont se dire, mon streamer préféré me rejette de sa team pour X raison j'ai de la peine Fait que, tu sais, je peux comprendre que oh, ça, ça... Que, d'un autre côté il écrit noir sur blanc qu'est-ce que lui veut. Si la personne n'est pas capable de donner ça, ben, il va falloir qu'elle travaille pour Puis ça va juste améliorer son stream envers ce que le pers la personne à qui la team appartient veut dans son entourage. Moi, je vois ça comme ça. Là. Oui. Je vais donner un autre exemple. Je regarde une autre streamer. Okay? Je vais donner deux exemples. Il y en euh, a aussi. une, vite fait, rapidement, là, que elle, elle a une team. Okay? J'étais comme, elle est anglophone, par contre. J'ai dit, OK, comment qu'on fait pour être dans ta team? Qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Elle, il fallait être sub un an à sa chaîne. Tout seul qui était sub un an, elle était automatiquement. Ah. là j'étais comme ok je t'allais voir un autre je donner un exemple the unicorn ouais Zombie unicorn mais je l'adore vraiment drôle <rire> j'ai rencontré avec sa team elle avait fait euh, une team qui s'appelle crash squad c'est plein ouais. de filles qui étaient dans le même style qu'elle je les ai toutes découvertes j'ai découvert Samy amis j'ai découvert plein d'autres même des personnes qui étaient pas encore partenaires puis le fait que eux s'entraident parce qu'ils sont amis ils sont entraînés ensemble en team de filles, de Trashquad, euh, à la hosté, à lui donner des bons mots, à essayer de lui faire de la pub, ben la fille est devenue partenaire. Moi, oui. je trouve c'est vraiment du positif, puis que, oui, je comprends que des fois, le monde peut avoir peur mais je me dis qu'aujourd'hui, avec la communauté, au moins, ça s'ouvre à nous, puis on va avoir plus de possibilités de se faire connaître, selon moi. Ben, moi, je suis d'accord, parce que le plus gros exemple qu'on a sur Twitch, c'est la team Kitty, oui. euh, qui est faite par euh, Kitty Play. Puis euh, ça, dans le fond, c'est une des plus... Dans le fond, ça, c'est une streamer, ce partenaire qui a des chiffres de vue qui sont ahurissants puis qui est fait pourtant c'est sûr qu'elle va faire des petits cosplays sexy là, mais je veux dire c'est pas une boobie streamer ça dépend pas... des jours son passé était peut-être différent d'aujourd'hui ouais, no, oui mais, mais je veux dire c'est pas une ouais, booby ouais. streamer dans le sens qu'elle elle, elle, elle, s'est pas fait faire de poitrine puis elle est pas, est pas centrée là-dessus tout le temps non oui elle, elle va faire des cosplays sexy mais il y a beaucoup de cosplays sexy là qui sont pas Tu sais, c'est pas une fake gamer girl booby streamer là tu sais Euh, puis euh, mais, pis, mais tu sais le vois, là, sa communauté est pas basée pas en toute sur euh, des attributs euh, superficiels. Puis elle sa son équipe sa team ici, mm -hmm. euh, tout le monde qui, qui rentre dedans euh, euh, est partenaire là. Ouais. C'est c'est ouais, oui, fulgurant. C'est beau parce euh, que c'est un beau support c'est c'est oui. une équipe Moi... Moi, je trouve que c'est important de, on va dire comme on dit en anglais, share the love. Là. Mm -hmm. Je trouve que c'est important euh, que, que les partenaires puissent passer par dessus ça pour aider mm -hmm. la communauté. Mm -hmm. Mais, euh, tu sais, je veux dire comme Seb Wells le fait. Puis, mais Seb Wells, dans, lui, euh, clairement, il a pas peur des trolls. Non. Fait que pire malheur plat. Puis clairement, euh, qu'est-ce que le monde pense, ça n'a pas l'air à le déranger, l'empêcher de dormir. Fait que c'est sûr que lui, c'est parfait pour lui, puis ça, je comprends ça. Euh, par exemple, euh, puis qu'est-ce que je trouve dommage, c'est que souvent, les filles euh, sur Twitch, euh, on a de la difficulté. Je parle pas, euh, on parle pas des booby streamers, on va parler des filles normales qui gagnent normalement. Euh, euh, les booby streamers nous font, nous font beaucoup de, de tort quand même. Euh, fait que c'est difficile, là, que, de prendre des streamers, puis de se regrouper, puis de dire... sais maintenant toi, t'es intéressé à... Vendre, mettons, t'es un gars, puis là, t'es intéressé à, à, à connaître des streamers, mais des, des filles normales, là, sais des filles habillées avec un chandail, là, sais vraiment dans le top. Ben, c'est ça! Fait que là, tu, tu, tu, tu les trouves où, ces filles-là? Bon, mais Ce pourrait sais... être bien, c'est d'avoir une communauté comme ça aussi. Ça, ça pourrait ben, être un autre ouais. plus. Ouais, ben ça ça Communauté été... du Québec, let's go. <rire> <rire> Nos Bobby Stream fille communauté, mais, <rire> non, mais... stream du Québec. <rire> mais ça ça a été par exemple un point qui a été apporté, né apporté négativement euh, aux gens de Twitch, c'est que tu peux pas faire partie de plusieurs communautés simultanément. Puis je trouve ça d'accord parce que là là, on s'entend tous là que exemple. Mais... Prends un partenaire, euh, ben non, prends, prends un streamer qui est mettons communauté Québec dans une team. Là ben, si tu rajoutes huit communautés là c'est parce que ça finira plus mais ils peuvent avoir pourquoi pour les teams ils peuvent être dans plusieurs teams mais pas dans une communauté euh, non mais c'est pas en même temps tu oh, peux okay. euh, euh, tu peux être dans plusieurs teams oh, okay. euh, mais je me semble que tu peux être dans plusieurs teams twitch, twitch. mais okay. pas simultanément oh, mais ça, les gens aime voulait avoir... Euh, que tu puisses être dans plusieurs communautés en même temps, dans le sens que surtout ouais. euh, la communauté qui euh, Que créative... apparaisses à deux endroits en même temps, par oui. exemple. Oui, okay. surtout la communauté créative, parce que... Québec-dessin, euh... mettons. Oui, parce que, mettons que es un streamer qui fait du créatif en euh, « Digital Arts ». Ben là, toi, tu veux être dans une communauté digital arts, mais tu veux aussi être dans une communauté québécoise parce que tu veux que le monde du Québec te voit. C'est ça, je peux comprendre l'aspect la, la, pour certaines choses, mais il faut garder à l'idée que c'est comme un, un c'est comme une team Twitch. Aussi, quelque chose qui a été apporté par Bar 50, pour ne pas le nommer encore, mm -hmm. c'est que lui, il est dans sa team. Oui. Puis euh, c'est bien important pour lui, sa team, puis il adore ça. Oui. Puis c'est quelqu'un qui encourage beaucoup les gens. Oui. Puis euh, lui, ben il, il trouvait ça dommage un peu parce que euh, il n'avait pas, il pouvait, il avait pas l'occasion de dire au monde, coucou, je suis Québécois, venez sur ma chaîne. Tandis que là, il peut garder sa team, puis il peut oui. avoir sa communauté. Ça c'est vrai. Ça c'est un avantage que lui, il adore, puis qu'il il peut, il peut même, là il peut, il peut, il peut dire, ah sais, venez me voir, puis tout ça. Fait que ça c'est sûr que c'est un, un une très belle avancée pour. Euh, pour euh, Twitch, à ce niveau-là. Oui, c'est vrai. Puis en parlant aussi de modification, puis d'avancée, qu'est-ce que tu penses des gens qui changent maintenant leur nom sur Twitch? Bien, ça, j'aime beaucoup, parce que le fait de changer ton pseudo sur Twitch, on s'entend-tu que c'était plus que nécessaire? Euh, y a... Euh, tu sais, tu peux le faire sur YouTube, tu peux le faire sur Instagram, tu peux, tu peux le faire partout. Comment ça se fait qu'on ne peut pas sur Twitch? Comment? Moi, je trouve qu'il y a quand même des limites. Parce qu'il y a certains streamers que... Là, je en... Admettons, ah, là, je suis en train de streamer ou je regarde quelqu'un qui suit... Quelqu'un qui arrive dans le chat, il dit, salut, c'est moi. Puis là, il change son nom. Là, je suis comme, OK, c'est telle personne. Donc, toi." j'ai de la difficulté à me souvenir au nombre de personnes que j'ai à me souvenir dans mon chat. J'ai de la difficulté à me dire, OK, lui, c'est lui, lui, c'est lui, lui, c'est lui, lui, c'est lui. Je sais pas, c'est comme, c'est un petit peu, je trouve dérangeant personnellement. Je comprends s'il veut enlever des chiffres. Je comprends s'il veut garder. Mais tu sais, quand il change du tout au tout, c'est comme, OK. Tant ça, c'est comme s'il changeait son compte au complet. Puis, je donne un autre exemple. Hier, justement, euh, One Up, quand il faisait son stream de fête, on essayait de trouver, par exemple, un nouveau euh, un nouveau challenge. Des gens lui ont proposé, tu pourrais changer ton nom Twitch. Sauf que quand on regarde ça, changer son nom Twitch, ça change beaucoup, beaucoup de choses quand t'es un streamer. Il faut que tu changes tes réseaux sociaux. Il faut que tu changes tout, tout, tout. C'est quand même beaucoup de travail. Où, imagine, tu vends des chandails, t'écris ton... <rire> t'écris 4Less, finalement, as rendu, as rendu, euh, ton nom s'est rendu 4Lew. <rire> tu comprends? Oui. Ben... C'est sûr, c'est bien. Il y a du positif puis du négatif, selon moi. Oui, ben c'est parce que aussi l'affaire, c'est que si quelqu'un change son nom, mm -hmm. puis que tu ne le reconnais pas, je veux te dire, c'est pas la fin du monde. Non, va pas. Tu ne pleurer. Il hey, y, y en a le prendre mal quand ça fait plusieurs fois. <rire> Mais, euh, à ce moment-là, c'est un problème de maturité, là. Euh, puis, j'ai une petite anecdote avec ça. Moi, sur ma chaîne, il y a quelqu'un qui vient, uh -huh. puis il me dit « Tu me reconnais-tu? » Là, j'ai dit « Non, désolé, euh, tu continue le live. » Là, il dit "Ah, oh, il dit j'ai changé mon pseudo, avant mon pseudo c'est ça." J'ai dit "Bah, j'ai dit ben c'est parfait. Continue live." <rire> ouais, je mais là tu m'a <rire> Tu me reconnais pas J'ai dit "Ben non, je te reconnais pas." Je, je veux dire j'ai pas je suis désolée. Hmm. Mais là la personne a tu sais, tu vois alors je sais pas mais tu sais il faut dire qu'on reconnaît clairement que c'est quelqu'un qui probablement qu'il avait 13 ans ou que tu sais je veux dire quelque chose comme ça, c'est ça je peux comprendre. Espérons. <rire> non, mais tu sais on les voit <rire> la façon qu'ils écrivent et tout là. Euh, pis, pis là, euh, pis là, il dit Ouais, mais là, je comprends pas, tu sais, tu tu me reconnais pas. Puis là, puis là, j'ai posé mon stream. Puis j'ai dit, j'ai dit regarde, j'ai dit moi je stream depuis deux ans. Euh... Mais j'en vois beaucoup. Puis je suis pas quelqu'un qui va avoir 50 personnes dans mon live, mais j'en ai pas beaucoup. Mais quelqu'un qui vient régulièrement sur ma chaîne depuis deux ans. « Eh oui, je vais le connaître. » Par exemple, vous êtes oui. de Québec qu'on reconnaît toujours. Oui, puis... <rire> puis, puis je veux dire, j'en je, ai plein. Je reconnais euh, 100% de mes viewers actifs. Puis j'ai expliqué, j'ai dit « Si tu es venu sur mon live euh, pendant une semaine, puis après ça que tu as passé six mois, un an à pu venir, ben je suis désolée, c'est normal que je me souvienne pas de toi, puis c'est pas grave. » tu sais ouais. c'est fait que je dis si la personne m'écoute présentement je dis je suis désolée encore mais mais c'est pas grave tu sais t'as juste changé un <rire> pseudo c'est c'est correct tu sais ou au ils peuvent arriver puis dire ben on a parlé de telle affaire ouais aussi puis euh, ça m'est déjà arrivé qu'il y a quelqu'un qui me prenait pour quelqu'un d'autre ah oui ah oui il me disait ben oui on a parlé de ça de ça il dit tu m'expliquais comment fonctionne explit euh, euh, puis dans ce temps-là <rire> moi j'utilise explit ça fait un mois Mais avant ça, j'avais même pili. jamais téléchargé le programme de ma vie. J'ai dit, je ne peux pas t'avoir jamais expliqué « explique Je ne l'utilise pas. Je ne l'ai jamais utilisé de ma vie. Ouais. Fait que là, je me suis dit, c'est-tu un troll? Puis là, après ça, <rire> finalement, il s'était trompé avec une de mes amies. Euh, elle était euh, dans mon Skype, sur mon live pour un stream spécial de bouffe. Euh, Puis euh, il avait parlé avec elle en privé par après, que moi, je ne savais pas. Euh, donc... Euh, Mais c'était sur mon live qu'il avait parlé au début. Fait que lui, il pensait que c'était moi, en tout cas. ben tu sais, il y, a des, il y a des choses comme ça. Fait que moi, je veux dire, le, le changement de nom, c'est quelque chose qui se fait sur toutes les plateformes. Mm -hmm. euh, si les gens changent de nom, s'offusquent, on va puis aussi, on va remarquer, il y a beaucoup euh, d'attraits qui sont, qu'on va dire, qui sont propres à chacun. Euh, tu, tu, on va remarquer, à chaque fois qu'un Français qui vient sur un live au Québec et nous demande quelle heure qui est, tout le monde y répond. On est six heures euh, en avance. Fais ton calcul et comme moi pas. Euh, ils vont <rire> tout le temps... <rire> pas. Ben non, mais c'est parce que là, c'est ouais. rendu, rendu pénible, là. C'est un peu je redondant. Dis... Oui, on s'en s'actue. Quelle heure qui est? Moi, là, j'ai une application sur mon cellulaire, là, puis ça me dit quelle heure qui est partout dans le monde. Puis, euh, euh, après ça, il euh, euh, y a aussi... Euh, moi, il euh, y a beaucoup de Français qui vont venir sur ma chaîne, puis ils pensent que je suis à demi-asiatique. Hmm. Euh, fait qu'ils m'ont demandé, disent, ah, oh, t'es asiatique, hein? « Ah oui, t'as un air, là, c'est sûr, là, t'es métisse, ou tu sais je sais pas, là. » Ben, euh, moi, euh, je me dis, « Bon, ça y est, là, il rit de moi, il me troll, pis, Parce que nous, au Québec, quelqu'un qui va arriver, qui va dire ça, c'est tout de suite quelqu'un qui va t'attaquer. Mais en France, pour eux, c'est c'est du... c'est normal, c'est correct. Parce ouais. que quand je vais sur des lives français, ils se font dire des choses pires. Ah oh, non, eux, euh, ils ont pas... Euh, ils sont vraiment plus... Euh... On dirait qu'ils s'en font pas avec. Ils disent vraiment ce qu'ils pensent sans avoir de filtre. Puis on ouais. dirait que les gens sont capables de passer par-dessus. Nous, ça nous touche. On est comme « Oh !» Ben non, mais c'est parce que nous, c'est au Québec, tu vas pas t'arrêter à la race de quelqu'un. Tu vas pas... Euh... Puis surtout, moi, je suis sorti nulle part. Il n'y personne asiatique dans ma famille. Là. Fait que là, je me dis « Voyons, on sort d'où ?» Mais, mais euh, tu sais, c'est des... C est, c est des euh... Euh, c'est des choses comme ça eux autres ils vont arriver puis ils vont dire des choses mettons comme pour pas nos expressions pour te charrier un peu puis c'est pas c'est euh, juste de bonne guerre mais tu sais ouais. il, fait il faut, faut faire attention sur Twitch aussi dans, dans le sens que euh, euh, tu sais euh, mettons il euh, y a des choses que tu vas dire aux Québécois que ça, ça passe pas il y a des choses que tu vas par, honnêtement il y a pas grand chose que tu peux dire à un français pour le faire forger euh, mais euh, tu sais il faut, faut, faut être capable comme de, de s'adapter Euh, Puis, il faut comprendre aussi, euh, pour le changement de nom, si les Français, c'est quelque chose qui les offuse, qu'on ne les reconnaisse pas euh, tout de suite, ben je veux dire, faut, faut faire avec. Euh, Puis, comme tu as dit aussi, le fait que, mettons, que toi, tu avais mis des chiffres dans ton nom au début, euh, parce que aussi souvent, moi, j'ai remarqué, il y a des gens qui se sont fait un pseudo Twitch assez à la va-vite. Ils étaient tout le temps en train de jouer online, mettons, à tel jeu. Ils ont mis leur pseudo la... de... qu'il y avait dans, dans ce temps-là, qu'ils utilisaient tout le temps. Mais là, deux ans plus tard, ils sont encore sur Twitch, ils adorent ça. Mais puis tout le monde l'appelle par son pseudo. Puis là, il est comme « Ouais, malheureusement, ce pseudo-là veut rien dire. Mmh. » Il euh, y a des gens qui vont mettre leur nom complet, leur nom, leur prénom comme pseudo Twitch. Ils ouais. vont comprendre six mois plus tard que c'est peut-être pas une bonne idée de mettre ton nom et tes informations personnelles en ligne. Trouver tes infos et tout. Ben... avec les trolls surtout ben c'est ça tu sais fait que c'est c'est fait que ça je peux comprendre l'utilité de changer surtout que Twitch n'offrait même pas l'opportunité de euh, faire une demande de changement de nom puis que peut le faire tu sais il y avait y avait rien euh, si moi je prends par exemple aussi euh, moi quand j'ai sorti mon blog bien, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que j'ai été capable de changer le nom de mon Instagram. Moi, j'avais un Instagram privé, euh, puis j'avais un Twitter privé, puis tout ça. Ben, tu sais, j'ai tout mis ça public, j'ai tout mis, changer le nom pour mon blog, j'ai tout, euh, tu sais, j'ai pu faire le changement facilement. Tu sais, c'est normal que les plateformes offrent cette opportunité-là, parce que Euh, là, c'est rendu... Tu sais, quand t'es sur Twitch pendant plusieurs années, plusieurs mois, c'est normal que t'es plus à la même place que t'étais. Puis souvent, ben il y a des gens qui, qui... Les Français, ils ont eu euh, une grosse euh, euh, coutume pendant assez longtemps. Ils, ils avaient leur pseudo, puis à la fin, ils rajoutaient d'où ce qu'ils étaient. Ah! Oh, ben il y en a ici aussi. 48, euh, 54, euh, on en va des fois. Ouais, mais tu sais, comme, ouais, euh, mettons, eux, comme toi, mettons, t'es NB Gaming. Fait que là, Française a arrêté NB Gaming du 8 1 9, tu sais. Ah oh, ouais, du 5 1, 4 Ouais, c'est vrai, le dû, là. Ouais, là, tu sais. Puis, il euh, y a beaucoup de Québécois qui, euh, qui étaient dans les communautés euh, françaises, soit dans des forums ou sur Twitch, que c'était la même chose. Leur pseudo, NB Gaming, espace Québec. Pour se dire, tu sais, moi, je suis du Québec. Oui, tu sais, là, ouais. Ouais, ben, c'est ça. Fait que, fait que là, toi, t'es avec cette, cette coutume-là que les, les Français ont, puis les Européens ont eu, puis euh, là, finalement, quatre ans plus tard, mais ça se fait plus, là, puis là, t'es comme... Euh... Puis là, ou que c'est autant dans une communauté québécoise que dans une communauté euh, française, puis là, le monde s'est comme, ben, oui, mais pourquoi tu mentionnes que t'es du Québec dans ton pseudo, on le sait? Ouais, c'est des, petits... des petites choses, c'est vrai, comme tu dis, mais moi, comme je disais tantôt, que j'étais pour ou contre le plus que j'étais contre, en fait c'est plus pour euh, par exemple si quelqu'un change du tout au tout son nom pour quelque chose de par rapport là il paraît aussi qu'on peut quand même les changer 60 jours après je pense hein? oui oui à chaque 60 jours tu peux rechanger ton pseudo euh, tu peux même aussi changer euh, les, les euh, majuscules etc., que ça va rester euh, aussi qu'est-ce que comme dans n'importe quoi il y a beaucoup de trolling euh... Là, on a vu, ben, pour mentionner l'exemple chez Epic Joystick, là, euh, beaucoup, Epic de, <rire> beaucoup de la, leur communauté, malgré qu'Epic Joystick fasse un contenu pour adultes 18 ans et plus, euh, il y a beaucoup de leur communauté, de, on va dire de 12 à 15 ans, qui euh, ont mis Epic. Ouais, euh, j'ai vu hein? du Epic euh, Ben Slide, j'ai vu Epic One Up, j'ai vu Epic Joystick Joystick, j'ai vu plein de. Ben oui, euh, Epic de Loving, Epic Joystick... Euh, Mais là, ça, ça fait gros des problèmes, parce qu'Épic Joystick ont quand même... Euh, beaucoup de viewers en même temps. Fait quand tu veux écrire mm -hmm. quelque chose ouais. dans le chat, tu veux leur parler, tu pas le choix d'étaguer. Mais là, c'est rendu, si tu es sur mobile, là, ça finit plus. Tu es sur PC. Là, il faut tout... Là, puis là, tu, tu le mets, mais là, whoops, il, il, des fois, il va il va automatiquement mettre un autre pseudo ou il va mettre autre chose. Donc là, là il faut comprendre que les autres font ça. C'est un, un genre dommage je peux comprendre. Mais ça, ça, de un, on les reconnaît plus. De deux, tu vois juste plein d'épics partout. Euh, ces gens-là sont, sont jeunes, ils vont ils vont spammer des commandes, ils vont spammer il beaucoup de choses. Pas juste, imagine là être troll sur d'autres chaînes puis qui portent ce nom-là, ça peut ouais. porter à confusion puis les gens vont dire oh my god, ça vient de cette chaîne-là, cette chaîne-là sont comme ça oh, baba. Ben c'est ça, tu sais, ah ben là il pique a que juste des petits jeunes de 14 ans. Moi, je me tiendrais pas là. Fait tu sais c'est c'est il y a ça là qui est qui était si je peux comprendre que c'est une mode là pour moi là on sonne vraiment comme des vieux grincheux mais mais tu sais faut faut euh, m'amener faut faut comprendre que il y en a beaucoup qui ont admis, que euh, ils ont réalisé par après que c'était pas c'était pas top là puis euh, ils ont honte à leurs 60 jours mais ouais, euh... vrai mais puis il y, y a des gens aussi ça l'exemple d'Epic là il y a des gens aussi qui ont changé leur, leur pseudo puis que se sont rendus compte que leur concept était très mauvais il euh, y en a qui ont changé leur nom aussi parce que ça faisait longtemps puis attendaient ça expressément euh, il y en a qui se sont euh, rendus compte tu sais comme si je prends par exemple Belé il y avait des X avant son nom ouais ah, Belé ben là tu sais fait que là mettons, on lui il disait ah ben tu te sur ma chaîne c'est Belé mais là « Ah, mais là, là faut tu sais, là faut-tu mettre 2X avant, 2X après, et puis là, faut-tu faire... » Tu sais, là, je peux comprendre, là, ça m'est compliqué. On peut le simplifier. Ben oui, mais lui... Mais on il sait a... quand même c'est qui. Oui, oui, lui, il a enlevé ses X, puis il a gardé son ça. Tu sais, il y a des gens qui... qui... Qui, euh, qui ont aussi, qu'ils trouvaient qu'ils divulguaient un petit peu trop d'infos dans leur euh, pseudo, que ce soit leur prénom, que ce soit n'importe quoi. Fait qu'ils ont gardé euh, des autres choses. C'est ça, ça, j'aime ça. Ça, je veux dire, j'ai pas peur avec ça. Mais c'est comme dans n'importe quoi. Twitch a lancé cette nouvelle option-là. Il va y avoir beaucoup de trolling au départ. Mais après ça va se calmer, ouais. ben, oui. oui, c'est comme les communautés. Au début, de, des communautés, c'est écrit tout croche. Euh, <rire> euh, pour les seuls qui aiment le Québec... Wow! Méchante Communauté Québec, ça! Ouais. Euh, tu sais, c'est n'importe quoi. Là, ces communautés-là vont être amenées à mourir. Ils vont descendre, descendre, descendre. Personne ne va vouloir joindre ça parce qu'ils vont faire n'importe quoi. Puis ça va enfin... disparaître. Tout à, fait. <rire> Tout, à fait. Tout à fait. Puis aussi, en parlant de nouveautés, il y a maintenant aussi, euh, récemment, Twitch Pulse. Oui! Oui, euh, Twitch pour Pulse! Ce... Pour ceux <rire> qui aiment beaucoup aussi avoir... Euh pouvoir parler avec leur communauté en direct, tout au même endroit, pas obligé d'avoir un Facebook, puis obligé d'avoir un Twitter, puis obligé d'avoir ici, puis ça, tout va pouvoir être au même endroit. Puis en plus, ce qui est bien, c'est que ça va être mélangé avec tous ceux-là qu'on aime. Euh, ils veulent même faire en sorte de modifier, faire, euh, comment on dit ça, une... Euh, je ne sais plus du mot, là, mais ils veulent travailler sur, euh, euh, pour faire en sorte que ceux qu'on écoute le plus apparaissent dans les priorités. Fait que ça pourrait être quelque chose d'intéressant aussi, euh, Que, mais c'est sûr, c'est plate pour ceux qu'on connaît moins puis qu'on regarde moins, là, puis qui ont une nouvelle nouvelle à nous raconter. Mais ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est que maintenant, tout va être au même endroit. On n'aura pas besoin d'aller tout le temps sur 250 millions de sites pour savoir quand est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu vas faire puis pour annoncer quelque chose. Oui, c'est ça, moi, j'adore ça. Je, je, je suis très d'accord. Mon seul petit bémol, c'est que, dans le fond, quand tu arrives sur la page Twitch, mm -hmm. euh... Moi, ma page, ben pour ma main, tout le monde, Il euh, y a une grosse partie du haut qui est coupée pour oui. euh, le, le, le stream qui est, qui est en vedette. Oui. Mais tu sais, le, le carré, il est, est, est, est OK. Puis là, mais as une grosse partie qui est comme toute noire quand même pour mettre l'accent sur ça. Euh, je trouve que ça ça pourrait être franchement réduit aussi une affaire que je n'aime vraiment pas puis si Twitch euh, francophone tu là euh, oui. c'est que les Twitch les lives qui sont en vedette c'est toujours des hommes puis c'est toujours des euh, jamais eu de fille encore jamais euh, pis puis c'est juste du sport ouais puis c'est juste du gros power ouais, euh, fait que là toi tu rouvres ton ta, la page Twitch Twitch.tv euh, <rire> oui. là paf là là t'es harcelé là t'es agressé par une vidéo très déplaisant souvent euh, tout... des gens d'Europe aussi. Ouais. Moi, par exemple, mon Internet est en anglais, donc euh, j'ai juste des trucs en, en anglais, là. Euh, T'es agressé tout à le même type, là. Semi-trop oui. un petit peu, euh, qui, qui fait du power pas -pow au fond. Euh, puis que là, le, le, le, c'est super bruyant. Fait que là, euh, personnellement, à Better TV, moi, ne fonctionne plus vraiment, là, Mais dans le temps, tu pouvais peser sur un piton, puis ça le euh, l'autoplay du... Parce que C'est même pas que tu rouvres ton Twitch, ta page Twitch, puis que tu peux tu vas cliquer sur play pour pouvoir écouter la vidéo. Non, non, non, non. C'est automatique. Il, il, automatique, là. T'es agressé à chaque fois. Si euh, ça serait des fois des des Twitch de des lives, euh, des streams de, de, de nourriture. Euh, ouais, vrai, variété, oui, c'est vrai, la variété, c'est vrai, c'est très bien. Mais Exactement. si on regarde, du côté anglophone, c'est pas comme ça, c'est beaucoup plus ouvert. Ils ont même un endroit spécial, la streamer, la streameuse ou le streamer de la semaine, puis c'est des personnes qui sont souvent non partenaires, pour les faire connaître. On n'a ouais, pas ça ici, ok. En français, là, Twitch faire là, pour le front page, ça fait pitié, pas pour être méchante, ouais. mais je mais... trouve, pour se faire connaître, pour avoir de la diversité, c'est toujours la même chose. Le Twitch en anglais, ben en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est tout le temps ma faire aussi. Ah, moi, j'ai vu Et... Zobby Unicorn, je l'ai vu souvent sur la front page. J'ai vu euh, d'autres filles qui font du dessin. J'ai vu ah. vraiment de la variété. Puis comme je dis, l'endroit spécial, faut que tu cliques. Quand tu commences, c'est peut-être un autre qui commence, mais tu regardes dans les autres choix, là. Il y a le streamer de la semaine. C'est un spotlight sur cette personne-là pour que les gens puissent la connaître. Ils ont 200, 300 personnes, 400 personnes qui l'écoutent parce que c'est sur le front page. Ouais. Le monde, sont comme, eh hey, c'est qui ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à attraper leur partenaire, puis ça en donne beaucoup plus rapidement. Nous, ici, c'est toujours la même chose. Imagine s'il y aurait quelque chose de différent. Comme tu dis, Julie Duke, par exemple, qui fait un stream de cuisine sur Frontpage, me dirais-tu qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mm -hmm. gens qui iraient voir, qui seraient intéressés. Ça ferait changement, là. Ben oui, mais, mais en tout cas, c'est sûr que moi, personnellement, j'y vois plus ces temps-ci à cause de la nouvelle fonction de Pulse. Euh, ouais. Mais c'est tout le temps la même chose. Fait ouais. que moi, c'est ça que je trouve vraiment dommage. Puis là, il faut que tu baisses. Bon, on s'entend que j'ai une très grosse écran. Il <rire> faut que je baisse avec ma souris pour être capable d'accéder à mon réseau social euh, Pulse. Fait que ça, je trouve que c'est assez ordinaire de la part de... Je Twitch. trouve pas que j'étais au bon endroit. Non. non c'est parce que dans le sens, je peux comprendre, ils veulent mettre l'accent sur le, le le vidéo à la une, mais c'est parce que t'as as deux pouces de noir en bas pis t'as une bande de deux pouces en haut. Euh, c'est là. C'est vraiment. Ouais. Le, euh, visuel être à ouais, le, le visuel pourrait être à retravailler. Ouais, le. visuel pourrait être à retravailler. Puis moi, je vais sur le front page de Twitch pour euh, consulter mon réseau social Pulse qui est nouveau. Je me sens pas de commencer à être obligé de baisser, là, dans le fond, là, pour euh, pour euh, avoir accès à ça. Parce que. Le ouais. Pulse va nous offrir euh, à, à droite, il va, va me donner une petite liste de mes, euh, follow, des, streams que je, des streamers que je follow qui sont présentement en ligne, en train de streamer. Ouais. À gauche, je vais avoir les streams les plus populaires en général. Puis dans le milieu, euh, je vais avoir les publications que mes streamers euh, préférés ont faites. Donc ouais. euh, moi, je veux avoir accès à ça. Mais là, il faut que je baisse bas parce que Twitch ont décidé de mettre des bandes noires avec aucun contenu pour rien. So, puis, euh... Surtout qu'avant c'était en bêta. Maintenant ils disent que c'est confirmé. C'est des petites choses qu'ils auraient pu demander aux gens, sachant que c'est en bêta. Est-ce qu'ils veulent nos avis? Ben mettre... ils ont fait, ils ont demandé beaucoup d'avis pour les communautés, euh, pour Pulse, oui. ça je sais pas. Pulse ça j'en ai pas vu. Comme non. je disais, ça faisait un petit bout que je l'avais vu Pulse, mais c'était bêta. Mais c'est exactement la même chose. Ils ont confirmé puis c'est tout là. Il y a pas eu de changement que j'ai remarqué depuis ouais. la bêta. Ouais, de la puis... bêta à l'officiel Puis euh, j'ai apprécié aussi que Pulse et Euh, également disponible sur mobile, oui. mais euh, il est vraiment spécifié comme étant en bêta. Euh, puis euh, aussi, moi, moi j'aime ça parce qu'au départ, euh, tu avais l'option de juste euh, pouvoir publier, puis c'était sur ta page. Puis là, moi je trouvais ça stupide, parce que là, il fallait que j'aille au hasard sur la page d'un streamer que j'aime bien pour voir s'il avait peut-être publié quelque chose. Je trouvais ça assez inutile. Euh, on peut publier aussi simultanément sur Twitter. Euh, qu'est-ce que je trouve bien? Par exemple, sur Twitter, qu'est-ce que ça fait, c'est que tu vas avoir un, un URL très long. Fait que ça fait en sorte que.. Euh, parce que l'enfance le, le, est mise sur le URL très long pour que sur Twitter, tu cliques sur le URL pour t'amener sur Twitch. Fait que là, ton message que toi tu dis va pas apparaître au complet sur tu, sur Twitter. Tu vas avoir les 4-5 premiers euh, lettres. Oh. Puis après ça, tu vas avoir un énorme URL qui n'a pas de bon sens, qui ont fait exprès de pour raccourcir. Pour. Que ah, tu vois la fin du message, faut du que pour t'amener. Ça, j'aime pas ça. Je suis contre cette pratique-là. Donc, c'est pas. Comme avec Instagram, quand tu essaies de publier simultanément sur Twitter, Instagram va offrir un URL simplifié. Mais Instagram, c'est niaiseux parce que tu partages une photo. Il va y avoir vraiment du gros texte avec ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, à la minute que tu vois quelque chose Instagram sur Twitter, ben tu vas être porté à cliquer de toute façon si tu veux voir la photo donc euh, mais euh, c'est sûr fait que ça c'est une petite pratique que je trouve un petit peu euh, dommage là de Twitch, là euh, parce que tu sais moi je trouve ça tannant là euh, je le mets sur mon Pulse puis après ça faut que j'aille sur Twitter pour le mettre comme faux. Euh, tu sais moi à mon avis euh, euh, quand on publie sur Pulse puis qu'on coche pour que ça soit sur Twitter en même temps euh, ça devrait nous mettre automatiquement le lien de notre chaîne personnelle ou un autre petit truc aussi que les gens ont trouvé un peu plus négatif c'est que maintenant n'importe qui peut commenter hein, ce que t'écris Il peut y avoir aussi beaucoup de gens qui viennent insulter les gens et tout puis les modérateurs devraient avoir le droit d'avoir accès à ça. Ah oui, ça c'est vrai. Parce que vrai. là son, ton, ton streamer n'est pas là pendant une semaine puis il commence à se faire insulter, il y a des photos qui sont qui reflètent pas nécessairement le stream mais c'est quelqu'un qui se trouvait drôle de mettre ça ou ben je sais pas si les, les photos vont être là. J'ai vu qu'il devrait y avoir accès aux gifs et tout, peut-être à long terme, je sais pas si ça est déjà implanté, mais je veux dire il écrit quelque chose de vraiment méchant que par rapport genre grosse pute. T'sais. on peut le voir souvent hein? Ouais. <rire> Ben serait bien que quelqu'un d'autre, comme un modérateur, puisse pouvoir faire les modifications. Ouais, non, ça c'est vrai. Puis euh, ça, c'est... Moi, personnellement, c'est sûr que pour le moment, il n'y a pas grand monde de mon réseau euh, Twitch qui l'utilise. Ouais. Euh, fait que c'est sûr que j'ai pas, euh, pas... pas voir à telle action, mais j'ai l'impression... En tout cas, j ai, j ai... Les autres, ils arrivent puis ils nous disent que c'est fini, là, mais j'ai l'impression que c'est peut-être pas tant fini que ça, là. Euh, on, on se rappelle aussi que Twitch travaille également à l'option de streamer directement de l'application. Mm. Euh, ça qu'est-ce que je trouve que... Je me demande comment ça se fait qu'il n'est pas déjà fait quand qu on voit que euh, Instagram le propose depuis un petit bout. Mm. Euh, Même pis, Facebook. Euh, ben oui, fait que c'est ça que je trouve un petit peu bizarre, là. Euh, euh, je veux dire, Twitch, c'est leur métier, là. Fait que, euh, on s'entend mm. que c'est un petit peu ordinaire que moi, en tant que streameuse, je sois obligée d'utiliser... Facebook, parce que moi, j'ai fait d'expérience, euh, j'avais organisé des petits événements pour la communauté Twitch dans ma région, mmh. euh, on est tous rassemblés quelque part, on a le fond, on veut dire ça à tout le monde, mais là, moi, je rouvre mon Facebook de ma page Twitch, euh, mon Facebook dédié, Puis, mais il n'y a pas personne qui pense à venir euh, sur Facebook pour euh, quelque chose relié à Twitch, ils vont aller sur Twitch. Ouais. Donc, euh, c'est sûr que, euh, si je veux dire, on va l'avoir, mais ça prend du temps. Hein. Puis la majorité euh, des streamers, euh, mettons, surtout, j'avais vu les Twitch, euh, les partenaires Twitch, euh, vont aller à des, des événements Pax euh, TwitchCon, peu importe, mais ils faisaient des... je euh, je sais même pas du nom du programme. C'est une application là, qui permet de faire des vidéos en direct. Elle faisait juste ça. Euh, ouais. Des puis... IRL, là, dans le fond, des IRL Non, c'est une application, je me souviens okay. plus... Ah, euh... oh, oui, oui, oui, oui! C'est pas Vine, là, mais Non, je sais, là... Periscope. Oui. Periscope, Periscope. Periscope, hey, c'est un... Euh, je sais même pas si ça existe encore, je pense que ça existe plus. Euh, Periscope, c'est une application que ça, ça... Tu te filmais en direct, c'était juste ça, c'était juste ouais. ça. Euh, fait que là, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, oh, hey, venez sur Periscope, euh, euh, je, vais, euh, je vais vous parler, là, de ma chambre d'hôtel avant d'aller à la conférence Twitch. Ouais. » Bon. Mais là, Periscope, là, là, toi t'es là, tu je suis sur Twitch, puis là il est sur Facebook, Twitter, puis là il dit sur Twitter, on va aller sur Périscope. Ah là là. Euh, je... Ouais, je comprends. Tu sais, je veux dire, moi je veux dire Twitch, tu stream sur Twitch, c'est normal que quand tu vas à des événements, tu veux parler à ta communauté. Surtout un streamer un partenaire. il va se présenter au TwitchCon ou peu importe, mais il peut pas streamer pendant ouais. ce temps-là. je suis son... ici, guys, de me trouver. Ouais, c'est souvent sur Facebook. Ben oui, mais ça, ça, les gens de Twitch vont pas surfer. On dirait que ça, oui. ça y va pas. Fait que là, tu sais, puis là, toi, t'es un partenaire Twitch, c'est ton gagne-pain. Puis là, faut que tu te prives de, tu En tout cas, fait que moi, je pense que c'est, ça s'en vient tard là, mais c'est parce que là. Il y a encore du travail à faire. Ouais. Sinon, je pense, c'est environ ça qu'on avait à, à vous, euh, à vous raconter aujourd'hui face à nos nouveautés, face aux jeux, etc. Toi, est-ce que t'avais d'autres choses à rajouter? Euh, non, c'est pas mal la fin. On va se quitter en parlant un petit peu de qu'est-ce qu'on va faire euh, de geek le mois prochain. Oui, ben moi c'est pas compliqué. Je continue mon Black Desert, puis je voulais commencer aussi Night in the Woods, qui est un jeu avec des petits chats tout cute. Il paraît qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de chats, c'est-à-dire de beaucoup de lectures et tout. Ça va être assez relaxant sur mon petit portable dans mon lit avec mon petit thé. <rire> Par exemple, c'est assez creepy comme jeu. C'est ça que j'aime. Ouais. <rire> euh, c'est un euh, petit jeu qui est sorti moi pas certain on en a parlé au dernier podcast. Ouais. Je me et... suis pas spoilé, j'ai même pas regardé one Up. Ouais, et puis <rire> aussi ça j'ai vu euh, Jack Skeptical qui l'a euh, fait également en vidéo puis j'ai pas voulu trop le regarder parce que je veux euh... ouais, c'est ça, je vais jouer aussi euh, mais c'était j'ai vu juste le début puis sérieusement euh, ça vaut la peine euh, allez le voir euh, si ouais. vous voulez pas l'acheter nécessairement allez voir la vidéo de Jack. C'est euh, très bon. Il paraît euh... aussi qu'il y a un petit humour noir un peu, là. C est... C est... Ah non, c'est bizarre, là, c'est... Ouais. T'as fait ça, j'y arrive, genre, mon père, il est mort hier. <rire> ah non, c'est bizarre, bizarre. Ouais. Euh, moi, je vais essayer de mettre l'accent plus sur Zelda euh, le mois prochain. Euh, je sais que les gens qui ont commencé à jouer à la sortie, il y en a beaucoup qui l'ont fini, là, récemment. Euh, fait que je veux... Euh, je veux euh, faire ça. Euh, je veux plus se découvrir comme faux. J'essaie de m'immercer plus. Euh, aussi, euh, c'est pas mal ça. Je joue pas mal en parallèle à Black Desert aussi quand même. C'est un, un, un jeu de fun. Je stream euh, toujours euh, trois fois semaine. Euh, présentement, je fais du Naruto, Ninja Storm et Black Desert. Il euh, y a tout le temps un jeu que je me montre au me stream. Je sais jamais quoi faire. Ça va sûrement euh, dépendre d'un des deux. Back in the euh, woods. <rire> Ben, c'est des jeux que j'ai de la misère un peu à streamer parce que, ben, c'est pour la même raison, je trouve que c'est pas tous les jeux qui vont bien se streamer. Um, comme Horizon Zero Dawn ou Zelda, ça demande tellement de concentration que euh, je trouve que c'est pas super approprié pour faire des Justement. lives. Justement, il paraît que celui-là est quand même relax, il y a beaucoup, beaucoup de paroles, donc euh, beaucoup de lecture. Ouais, mais c'est ça, mais tu sais, c est, c est, c est, là faut que tu lis à voix haute. Faut ouais, tu... ça c'est vrai par exemple. en fait que là, pendant que tu lis, tu peux pas interagir avec ton chat, euh, tu sais, c'est... C'est c'est mon mon goût c'est pas une force pour moi là c'est ça euh... ça dépend de ton style de ou, ou est où est-ce que jusqu'à où tu es à l'aise sur ton stream aussi il y en a qui aiment beaucoup lire, il y en a qui aiment moins ça peut-être aussi Mais c'est ça sais quelqu'un qui aime ça lire qui va prendre des voix différentes puis ça puis là ça va faire rire le monde dans le chat puis tout ça j'ai pas peur avec ça je pense vraiment là pour moi mon stream personnellement ouais. c'est quelque chose que je vais pas faire c'est sûr mm -hmm. que si on me demande dans le chat hey tu vas tu faire Zelda non non mais c'est sûr que je peux faire ah oh, OK benage je vais je vais l'installer je vais faire mon live cette semaine sur ça Pas de problème. Euh, ouais. Par contre, euh, mais c'est ça. Fait que, mais sinon, là, euh, moi, pour moi, personnellement, euh, tu sais, c'est comme il y a des streamers qui ont parlé du fait que eux, c'était impossible pour eux de streamer Witcher 3. Moi, je l'ai... Non, je l'ai pas streamé. Euh, mais j'ai pas de problème avec ça. J'ai streamé euh, Dragon Age Inquisition beaucoup, puis les, les monde était comme « Hey, j'aime ça de voir jouer à ça. T'es vraiment bonne. Tu maîtrises toutes les affaires. C'est intéressant. C'est le fun. » Tu sais, c'est euh, ça, là, que... En tout cas, moi, c'est ma perception, là, du streaming. Donc, euh, voilà, je vais continuer mes lives sur ça. ça c'est mes séries du moment. Parfait. Okay. Puis aussi, on a nos réseaux sociaux pour nous rejoindre. Comme moi, il y a mon site internet, le anbgaming.com. Le Twitch, que je ne suis pas beaucoup <rire> présentement, parce que je suis aux études, www.twitch.tv, et mon YouTube aussi, si vous voulez revoir des vidéos. J'ai aussi fait des gameplays, comme, par exemple, le premier épisode... De Walking Dead, je devrais faire euh, ben, la dernière saison. Je devrais faire aussi euh, la saison 2 à un moment donné. <rire> non, et toi? <rire> euh, moi, j'ai mon site web aussi, lecateless.com. Je publie un article par semaine. Puis euh, c'est là aussi que vous pouvez, vous pouvez retrouver le podcast. Euh, on a un onglet spécial. Comme ça, vous pouvez voir euh, où nous trouver sur euh, iTunes, Google+, etc., etc. etc. Euh, ensuite, euh, mon Twitch, euh, twitch.tv slash Catless. Euh, puis mon YouTube, c'est Catless1, parce que Catless était pogné, malheureusement. <rire> oh, peut-être euh... que quelqu'un va changer de nom dans le futur, t'as pas rivalé. <rire> oh, mais le pire, le, le, la chaîne, elle n'a pas été active depuis 2001, on a affaire la même puis il y a un vidéo. Fait que oh. ça, je trouve, ça, je trouve ça poche, parce que moi, à mon avis, quand quelque chose est inactif depuis un an, tu devrais le supprimer. Là. Mm. Anyway... Fait que c'est ça, fait que ça c'est pour ce qui est de mes réseaux sociaux. Puis il euh, y a Twitter aussi, il euh, y a tout sur Twitter. Euh, dans le fond, fait que si vous vous cherchez euh, le podcast, si vous cherchez un article, si vous cherchez n'importe quoi, euh, c'est sur Twitter. Donc il euh, y a pas de, de, y a pas de, de, de, de danger de ce côté-là, vous allez être capable de nous trouver. <rire> en effet! fait. Ouais. Bon, fait que on va remercier tout le monde puis on se dit Merci. à dans un mois. Bye bye. bye. Yeah. Hey.